Salut à tout le monde. Bienvenue dans hors jeu. Ah, je suis comme j'ai de, de la frénésie, je suis excité, je suis tout énervé. J'ai l'air d'un enfant de 3 ans dans une cour d'école avec un corps et de sable et des tonkas. Yes, c'est le cool. On est dans hors jeu. Bienvenue tout le monde. Je vais gagner votre animateur et cette semaine pour m'accompagner dans cette ride hockeyesque. esque avec moi mon collaborateur, mon ma demi, ma moitié, mon âme sœur, Jerry Gunbow. Salut, ça va? <rire> yes, ça va très bien. Et euh, euh, dis-nous qui t'accompagne chez vous qui joue de la de la base, là? C'est William. William est et mon guenette. Bon. <rire> oh, salut William. Bonjour. L'essayer, c'est l'adopter! Ça, c'est mon, euh, mon sous-titre. C'est entre les gars aujourd'hui, ok? <rire> C'est. OK. On va le faire. Je prendre. suis en train de me demander pourquoi qu'on vient. <rire> ouais, c'est vraiment. Je pense qu'on s'est mis dans le troupe pour rien. Y... Et l'autre, on l'espère plus pertinent. Ça ne sera pas du Rabat. J'ai un chapeau. Hey, hey, bonjour tout le monde. <rire> Salut, comment ça va? Ça va bien. Et vous autres? Ben moi ça va bien tout ça va bien <rire> okay. Attends, vous moi. avez le droit de répondre <rire> malaise <rire> moi ça va super mal, je me suis fait amputer hier ouais, ça. <rire> ma mère est morte bon euh, euh, hors jeu euh, 19 e épisode, Joe Sakic on célèbre oh. les 20 ans de la disparition des nordiques fait que ça donne comme vraiment trop bien euh, donc c'est le, le numéro 19 Joe Sakic, le, le nom de l'épisode et on va parler de, de plein de trucs, on sait comme pas On s'est comme pas jaser avant. On arrive là. Hop, ok, on décolle. On sait pas vraiment des sujets de qui, de quoi. Fait que je me propose, si vous me permettez, les boys, euh, de lancer la première euh, discussion, le premier sujet. Euh, Voici donc. Ok. Rumeur cette semaine. Euh, le... dans les coulisses.com qui mentionne que Thomas Plekanec aurait été échangé par le Canadien de Montréal. Ce n'est toujours pas dévoilé. Donc la rumeur court actuellement. Y croyez-vous, oui, non, peut-être. Et après ça, j'ai une liste de gars là, que, que je veux qu'on parle qui, qui pourrait être les joueurs visés par le Canadien? Ben moi j'y crois. Je pense qu'il est tanné, à un donné, de, de tout le temps se faire viser par toutes les critiques. Je sais qu'il y a un sens, faut qu'il soit professionnel puis tout, là, mais je sais pas. Moi ça pêche tanné. Il me semble qu'un. Il a pas un mauvais rôle, mais il a comme le... la chaise du mouton noir. Il est obligé de la prendre. Je peux sais pas si vous comprenez. Très t il vraiment tant que ça dans les missions défensives? Je pense pas. Il est quand même capable de me faire une centaine de points, ce gars-là. Cent... 100... Oh, oh, 100 points, ouais, dans une grosse équipe ouais. Non, que... 60 points. Ok, j'avais compris, ouais, compris une centaine. Oui. <rire> <rire> non, non, non. Hey, hey, hey, comme Jerry là. <rire> wow. Elle a quand même pas ce point-là. C'est 63 buts hein que tu disais pour Pacherry là. Non, 50. 53. 53? Ouais, 53 <rire> plus de, ouais, plus de chance. 63, je suis, je, je, je fucké des fois mais pas ce point-là. <rire> fait que euh, sinon euh, toi Will. Ben moi je pense que ça serait réaliste parce que justement euh, Patcherity a déjà été quand même comme une étoile entre parenthèses canadien. Je dis c'était un des gros joueurs. Patcherity était dans le, bleu, bleu, canic, bleu, ouais. le canic. Canic <rire> était déjà déjà était genre un joueur étoile. C'était le joueur qu'on voyait comme le futur du Canadien, etc., etc. Et plus les années avancent et plus on est confiné à un rôle plus à, dans l'ombre, si on veut. T'sais. C'est un joueur utile, mais qui ne sera jamais mis vraiment de l'avant, je pense. Euh, fait peut-être que lui y est tanné et qu'il a demandé son transfert. Ou même s'il si ne l'a pas demandé et que c'est juste Bergevin qui a décidé de l'échanger, ben même ce choix-là serait logique aussi. Donc. Euh, Parce que c'est son centre. Euh, le Canadien a un surplus de centre, c'est celui qui a le plus de valeur. Fait que si tu vas aller chercher d'autres choses pour t'améliorer à d'autres positions, ben c'est logique. C'est un surplus de centre et en plus c'est pas. Y a, y a de la valeur, mais c'est pas le, le centre le plus. Euh, qui est intouchable, tu sais. C'est pas celui qu'on peut pour échanger. non au contraire, c'est un des joueurs qui a le plus de chances de se faire échanger, puis je suis loin d'être étonné de voir que, <rire> que Plecanic serait au centre d'une transaction, justement. JS, toi de ton bas? Moi, je crois pas qu'il veuille être échangé. Pas, je sais que c'est pas ça que vous avez dit nécessairement, mais tu sais, genre t'sais, vous avez quand même dit peut-être qu'il est tanné ou bon, peu importe. Moi, je pense pas qu'il voudrait être échangé parce que je pense qu'il est bien à Montréal. Je pense qu'il, il n'est pas le mouton noir, il ne se fait pas vraiment euh, blaster. T'sais, oui, il y a des gens qui disent Ben, en série, il n'est pas là, ce qui n'est pas euh, faux non plus. Mais à la base, il ne se fait pas comme ramasser, c'est pas comme le nouveau Brisebois, mettons, là. Fait que, Euh, je pense pas qu'il voudrait ah, se faire changer cette année c'est sur le bord ben, <rire> je pense que Markov s'est fait plus blastique que Bon, on s'attendait à des pas mal meilleures performances de la part de Markov vu sa saison ben oui la mais... drop a été pas mal plus ouais, ça, je pense que la différence c'est que Markov était bon puis là il a fait une mauvaise performance tandis que Plecanic a fait la même chose qu'il fait à chaque fois ben, ouais, oui, à, chaque, puis... à chaque année en série oui mais ça reste un joueur moi je suis un, défend... un... Un... Un... un un grand défenseur. je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. défenseur défenseur de, de, de plécanique, pas parce que je le trouve, c'est pas parce que je le mets sur un piédestal, par contre, je considère que c'est euh, un, un très bon centre qui nous dof, qui donne une, de très bons services à 5 millions de dollars, c'est respectable. Encore là, je ne dis pas qu'il est indispensable, donc je suis un peu d'accord sur le fait, tu disais William que c'est peut-être le centre le plus euh, facile à échanger, celui qu'on va aller chercher le plus pour, par contre, on se retrouve, mettons, je sais que JB, tu vas embarquer dans les... Euh, Les scénarios, fait que je ne vais pas embarquer dans ton sujet, mais mettons que tu vas chercher quelqu'un d'intéressant pour Plekanec, faut pas que tu t'arrêtes là. Parce qu'on a beaucoup de bois morts dans, dans cette équipe-là qu'il faut, faut trouver une façon d'échanger. Fait que Si tu t'arrêtes à faire un échange Plekanec qui fait 60 points puis qui est bon défensivement contre un gars qui fait 70 points, tu n'es pas avancé tant que ça, surtout si tu donnes un premier choix comme la rumeur le disait. Là. Euh, donc euh, en fait, je, moi j'aurais de la misère à l'échanger comme ça il faudrait vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant mais, mais Bergevin il n'a pas, pas les mains dans, dans ses poches non plus je veux dire. Il, on l'a vu là, il nous a impressionné avec des échanges d'après moi si échange plécanique plus un choix de première ronde c'est pour aller chercher quand même quelque chose d'important de... non c'est parce que, que si s'il va chercher un autre centre offensif Euh, Puis je pense que je vais y aller avec la liste euh, après avoir fini ma, ma phrase euh, C'est que il espère que ces autres éléments vont produire plus. C'est pas juste le 10 points supplémentaires que le gars va amener, le 10 ou 20 points supplémentaires, c'est le 10-20 points de plus des alliés de ce gars-là supplémentaires. Parce que le problème c'est que euh, Patcharity actuellement produit peu importe le centre avec qui il est, mais euh, les autres ailiers sont pas capables de produire offensivement. Le centre, à part, à part Desarnais, qui produisait plus quand il était avec Pacioretty, il n'y a pas vraiment un centre qui se démarque sur le plan offensif pour faire produire les alliés. C'est là que, que je bloque un peu. Et encore là, pas, je suis pas contre l'idée. Mais là où, là où je bloque un peu, c'est comme, tu sais, tu dis, le seul centre, euh, le, le, dans le fond, Pacioretty est capable de marcher un peu avec le reste, mais le, le, le reste du monde a un peu de misère. Pékanek, il a marché toute sa maudite carrière. Avec, des, avec deux alliés pas bons tout le temps. et J'ai puis, puis jamais le problème. <rire> euh, oui, exactement. En série, je peux pas dire le contraire. En série, il y a de la misère. Ça, c'est officiel. Puis c'est peut-être justement un problème qu'il faut régler. Par contre, à la base, c'est un gars qui marque 60 points année après année, en jouant avec deux pieds de céleri euh, à côté de lui. Et puis, si tu échanges ce gars-là, oui, il faut que tu aies chercher quelque chose de très solide, tant qu'à moi, parce que sinon, tu échanges ton meilleur centre contre... Peut-être le meilleur centre de l'autre équipe que tu reçois. Mais il va te rester des centres qui t'aideront pas. Là. Des harnais ne pas tant qu'à moi. Euh, L'Arceller garde. c'est un 30-35 points. Il ne faut plus penser à d'autres choses. C'est que... parce que l'Arceller c'est la portion défensive du jeu de Plekanec, l'Arceller est capable de la compenser. Oui, puis je j'étais un défenseur de Plekanec, euh, Mais euh, Tory Mitchell... Il est capable de jouer défensif. Ben oui, c'est le quatrième euh, Brandon trio. Brandon Pross est capable de jouer défensif. Dale, oui, c'est... Tu des joueurs défensifs, là, t'en as à Trolley, t'en as à Hamilton, t'en as partout dans la Ligue nationale. Tu y en a un à 1 million par année. Fait qu'à un moment donné, il faut pas juste penser à ça. Oui, c'est le fun qui joue bien défensivement. C'est peut-être un des meilleurs de la Ligue, mais ça reste qu'il faut, faut se fier à d'autres choses aussi. C'est là que je vous rejoins un peu, un okay. peu, mais il faut faire attention. Regardons la ligne de centre optimalement, yes. là, la ligne de centre du Canadien, ça pourrait être joueur X en retour de Plekanec, donc peu importe son nom. Deuxième centre, Galchenok, qui est censé jouer au centre. Après ça, Eller comme troisième et Mitchell comme quatrième. On n'est pas mal pris, là. Ça veut donc dire qu'on a deux centres actuellement qu'on peut aller échanger contre d'autres choses, qui sont DRD et qui sont Plecanek, et qui sont censés être nos deux centres les plus offensifs actuellement. Ben, tu dis qu'on est pas mal pris, mais il faut que Galchenyuk débloque. Qu il mais, faut qu'on lui donne la chance de débloquer bien, voilà. aussi. Là. Il faut croire, en, faut croire en lui à, un moment donné, à 22 ans, il est temps. Là. Faut, faut, il faut, euh, faut essayer, tu n'as plus le choix. Tu ne peux, peux pas te garder tout le temps non plus des, des espèces de... Oui, ça se peut qu'au mois de décembre... 15 pour 1, tu fais comme ah, « Ok, ben là, ça va pas bien notre affaire, puis qu'on soit dans le trouble. On verra rendu là, mais il faut, faut manier, comme tu disais, Jerry, il faut il faut y aller à all un puis en il plus c'est Delarose aussi qui peut jouer au centre une fois de temps en temps fait tu sais des centres défensifs le Canadien il y a en a ouais. il faut le mettre au centre justement parce que c'est un peu pour ça que tu l'as repêché puis euh, je, je trouve ça drôle justement à que sur euh, sa conférence de presse en fond d'après saison qui dit que finalement qui euh, est plus à l'aise à l'aile Puis là, il parle de McCarron comme quoi, que là, McCarron, ça a l'air qu'il joue au centre là dans son équipe junior. Là. Oui, oui c'est un centre Ça a euh, l'air qu'il est vraiment... En plus, ils l'ont repêché Ellie. Puis en tout cas, ça amène les cartes comme quoi, McCarron pourrait être le prochain gros centre du Canadien, puis il a quand même des bons taux en mise au jeu. Puis, en tout cas, j'ai juste hâte de voir. Là, c'est sûr que, bon, il y a le, la négociation de contrat, là, fait que pour, pour, pour tout y donner, Je dis, bah ouais va ouais, ouais, c'est le prochain premier gros centre, puis euh, la, la signature va se faire trop facilement, là, mais j'ai hâte de voir parce qu'il y, y a eu des flashs. Euh, je pense que cette année qu'il avait joué quand, avec Patcher Lee. Euh, il était au centre. Ouais, C'était beau. Là, ouais, ça allait une... bien. Il y avait des beaux flashs offensifs. Là. Il y a eu un, f... ça, un flash, mais c'est parce que ça a duré cinq matchs qu'on lui a laissé la chance euh, au centre. Oui, puis de toute façon, ils l'ont foutu à l'aide. Ben oui. Ok. Euh, j'ai 12 centres que j'ai euh, spotés. Euh, mes, mes critères de sélection sont assez simples, il faut qu'il y ait un ou deux ans de contrat, puis qu'ils deviennent euh, agents libres, tout simplement, après, à, à la fin de leur contrat, donc ça implique qu'il y a des joueurs qui sont ça, ça fait aucun sens là, dans cette liste-là mais je les, je les mets quand même et on en discute j'ai Eric Stahl, 30 ans, 9.5 millions, il reste un an euh, et là, ben on parle de Plecanek, qui a un choix de première ronde là, on s'entend, le 26e de cette année Pavel Datsuk, 36 ans 7.6 millions, 2 ans Andy Capita, 27 ans C'est sa dernière année de contrat, 7,7. AJ Hamburger, 33 ans, 2 euh, ans de contrat à 4,6. Joe Thornton, 35 ans, 6,75, 2 ans de contrat. Marlowe, même chose. C'est vraiment euh, euh, à 100 000$ de différence côté salaire, là, mais c'est même longueur, même, mais, même valeur. Alex Tine, 31 ans, euh, 5,8 sur 2 ans. TJ Oshie 28 ans, 4,5 sur 2 David Backis, donc trois centres de la part des, euh, des Blues et qui sont là, 31 ans, 4,75 sur 1 an. St euh, Stamkos, 25 ans, 5,5 euh, millions, 1 an. Hey, ça fait une liste, ces plats-là, mais en tout cas, je, il m'en reste deux. <rire> non, mais c'est correct. Brooke Lights euh, avec les, les euh, 32 ans, 4,5 millions, 2 ans. Et euh, Mathieu Perrault avec les Jets, 27 ans, 3 millions, 2 ans. Moi, là-dessus, j'en ai deux là, qui, qui ressortent du lot, qui sont dans les rumeurs d'échange depuis longtemps et qui pourraient devenir euh, directement premier centre. C'est Joe Thornton et Eric Stahl. Moi, dans, tes, ouais. dans ta liste, on en avait discuté aussi sur Facebook, euh, ouais. je, me, je me souviens. Donc, il y en avait qu'on qu avait éliminé juste côté que ça n'a pas de sens parce que toi, tu les avais juste sortis comme ça. Fait que dans le fond toi-même tu y croyais pas il y a, y a Comme... le pire c'est que ce matin je lisais ou hier un texte euh, où est-ce qu'on citait un DG de la Ligue nationale de façon anonyme qui, qui dit ben écoute la, deux, la première ligne des, euh, du Lightning de Tampa Bay c'est avec les, euh, les trois jeunes là on parle de, euh, de Kucherov entre autres euh, Johnson puis Palat et euh, Quand on va avoir besoin des signer ces trois-là, qui produisent plus ensemble que la ligne de STEM euh, ben, avec le salaire de STEMCOASE, on va peut-être être, être coincé. On faudrait peut-être penser à échanger STEMCOASE. Et le déjà en question disait, si tu l'échanges pour un autre premier centre, ça fait aucun sens parce que tu sauves pas d'argent. Sauf que si tu l'échanges contre deux, trois éléments plus un premier choix, là, ça peut être tentant. Le Canek plus un premier choix plus d'autres éléments, peut-être ça peut commencer à ressembler à ça. Est-ce que j'y crois? Attends un peu, est-ce que j'y crois? <rire> non. Est-ce qu'on a le droit de commence... rêver? <rire> oui, c'est ça, on a le droit de rêver, mais euh, ça commence à ressembler à ce que les spéculations parlent. Est-ce que ça fait du sens réellement? Est-ce que ça va arriver? J'y crois pas, là. Non, non mais... Waouh. <rire> moi, honnêtement, euh, j'y crois pas, comme tu dis, euh, à cause que... Moi, je suis un gars conservateur, on en a déjà discuté. Euh, quand tu as une équipe... Un comme connais un peu le Tchamé Ouais, non, pas dans ce sens-là. Mais <rire> non, mettons que euh, si je suis Tempobé, je regarde mon club, euh, je fais tout pour regarder ce Tomco. Surtout, il a déjà un, un gros salaire. C'est sûr que son, son salaire va augmenter, euh, quand il va signer, il, il, il va réussir à augmenter son contrat. Ouais, il va aller chercher un 10 plus. à la puis Cain. Exactement, c'est ça, exactement. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir, euh, Tampa Bay, à s'arranger un peu comme euh, euh, Pittsburgh, qui ont réussi à quand même signer, c'est sûr que là, ça, ça, ça a tombé pas mal, là, mais au début, ils ont réussi à signer quand même pas mal de joueurs à un salaire pas trop élevé. Euh, mais c'est sûr que là, ça s'est revenu dans leur face parce que, as entre autres le temps qui, qui, qui est « autre pour toujours ou presque. Ben, il faut dire que quand ils ont signé, euh, parce que la, euh, les nouveaux contrats de Crosby et de Markin ont été signés en même temps, mm -hmm. euh, au même moment, et à ce moment-là, le plafond salarial était plus bas. Maintenant qu'ils ont augmenté le plafond salarial, ben leur impact sur la masse, leur pourcentage est en train de diminuer. Là, actuellement, cause quand ils vont signer à la fin de son présent contrat, Le plafond salarial va être à autour de 71-72 millions. Et je vois mal le plafond salarial monter plus que ça. En et il cas, risque pas, avec euh... le dollar canadien même de baisser éventuellement. Donc son pourcentage sur la masse salariale va juste monter, va grimper avec les années. Oui, c'est ça. C'est là que mais, niveau comptable, c'est plus problématique là, pour la formation du Lightning. C'est un passé bien. Mais c'est parce qu'ils peuvent peut-être s'arranger, justement. Je sais que ça, la, la, la NHL PA vont, vont m'envoyer probablement une roche dans la vitre. Mais euh, peut-être qu'ils peuvent s'arranger entre les joueurs pour se donner un break, des fois pas de, de 3 millions, là. Mais t'sais, des fois, il y a des équipes qui réussissent à faire ça. Fait que si t'as un sont capables, tant mieux. Sinon, Stamco, c'est le dernier joueur que j'ai changé. Fait que moi, dans les joueurs que tu as nommés. Il Y a Thornton qui m'intéresserait, mais pas contre Plecanek pour un premier choix, définitivement pas. Euh, Thornton il est vieux, euh, il est plus vieux que Plecanek. Euh, il, il est sur une pente descendante même s'il est encore bon. Fait que tu sais je, je m'insérais peut-être avec Thornton pour une transaction, mais pas contre Plecanek pour un premier choix. Euh, Oshi je vois pas pourquoi il l'échangerait à Saint Louis. Ben en fait à Saint Louis c'est parce qu'ils ont Backes, Oshi, Stein. C'est ça, mais pourquoi il, il est cherché est souvent Playkanec? dans une aussi, aussi, Oui, mais tu sais, moi, je ne vois pas pourquoi il irait chercher euh, un, un petit peu comme toi pour, euh, pour Oshi parce que si tu vas le chercher, Bakas fait déjà la job de Plékanek, de centre défensif. Fait je vois pas pourquoi il irait en chercher un exact. deuxième. Exactement. puis euh, Mais moi, mon choix, ça serait selon la logique, ça serait Stahl présentement. Je sais pas comment comment ça peut s'arranger pour un échange et tout. Euh, Est-ce qu'un premier choix, puis euh, Plékanek peut souffrir pour oh, Stahl J'ai ça qui me coule des yeux en ce moment. Ça me coule des yeux. Non mais pour vrai, euh, Eric Star là, je je suis pas capable, j'ai un de mes amis aussi qui tripe dessus pis... cest puis C'est juste moi qui trouve qu'il fait pas Montréal. Moi je pis... le trouve surévalué depuis une coupe d'année là. Tab, il est surévalué depuis le début de sa carrière selon moi là, et je suis pas capable sérieusement, il savait quoi, 2 3 ans qu'il fait rien. Je je bien qu'il ouais. est en Caroline là mais ben, ouais. Ben, euh, il est tombé, il est tombé pas mal ça, je peux pas ah, dire le contraire. Il est 9 millions ou quand genre 9.5 et ça mène moi juste ça j'y toucherais pas ok euh, on élimine Pavel Daxouk aussi il a 36 ans mm -hmm. on oh, va finir à au, détroit, au oh. hamburger moi je trouve ah. que oui euh, c est, c est... on rentrait a parlé dans le tantôt. critère pour les années là mais gars côté qualité on n'est pas là pendant tout fait que là la liste se rétrécit Marlot, même affaire c'est l'âge c'est la, la même affaire que Thornton. Fait que ça si on élimine Thornton, on élimine Marlow. Fait que là dans notre liste il nous reste Stall, Kopitar, euh, Lights et Perro. Lights est un centre défensif, on élimine ça aussi. Mm -hmm. Stall, Perro, puis Kopitar. Fait que Stall puis Kopitar. Oui parce que Perrault, en tout cas il n'est pas le premier co... centre non plus C'est Copita on, on répare l'erreur de 2005 mais c'est pas une <rire> erreur là mais Non, c'est pas une erreur mais Ouais, maintenant c'est mais... une erreur. <rire> mais en tout cas ouais. Non mais j'avoue pour Copita je pense que c'est le seul joueur qui vaudrait la peine en tant que tel. Là. Mais il y a un autre nom qui est comme pas dans ta liste c'est parce que son contrat fit pas là, mais Bon, je va, que... Moi, je vais donner un scénario d'échange, ok Vas-y, vas-y. Okay. J'ai pas arrêté de le lancer sur internet. Euh, moi, le joueur que je recherchais, parce que bon, à la fin des séries, quand ils se sont faits éliminer, euh, puis à chaque année c'est le même, il y en a un des deux qu'il faut qu'il parte. Là, on parle de Pittsburgh. Moi, je viserais Malkin, parce que je veux pas que Crosby ait à cause de son cerveau, puis. Euh, <rire> <c 'est... rire> <rire> tu ça, après le traité d'épée. Non, non, juste parce qu'il est... Il je... est plus sa garantie. Ouais, c'est ça. Il <rire> y a eu des bris physiques, mettons. <rire> euh... J'irai chercher Malkin parce que, euh, bon, c'est un gros centre. Il euh, y en a qui me disent, ouais, mais il, f... il marche pas autant, autant. Sauf que quand Crosby est pas là, Malkin marche, dans. Le... il arrête pas, il... il torche. À Montréal, il n'y a pas de Crosby, c'est merveilleux. Fait que... Non, c'est vrai, on a pas de c'est <rire> pas merveilleux. En tout cas... <rire> ouais, mais en tout cas... Euh, moi, j'irai chercher Markin, et mon offre d'échange serait celle-ci. Parce que Pittsburgh ont déclaré, je crois, cette semaine, qu'ils voulaient un choix de première ronde. Oui. Ça tombe bien, on en a un. Ben voyons donc, on a, on a dit <rire> ça. Ben oui, toi. Je le sais que c'est le 26e, c'est un choix de première ronde pareil. Euh, je mettrais dans l'échange, donc, mon premier choix de ronde. Je mettrais Foucalé. Pour la simple et unique raison qu'on a Carey Price pour prochaines, euh, les prochaines dix années. Ouais, mais ils viennent de signer euh, Fleury. Déjà, ça bat de l'aile ton avant. Ouais, mais je m'en fous. Ah, mais ils, a besoin besoin deuxième, fait ils ont besoin d'un deuxième goaler qui va te choquer, effectivement. <rire> ils, ils ont besoin d'un deuxième goaler, puis Fleury, euh, tu me crées-tu que ça ne durera pas jusqu'à la fin de son contrat? Euh, tu sais, On s'entend à Foucalais, tu lui donnes peut-être 2-3 ans, là, puis il va être dans l'ingénière. On s'entend. Fait que ça va être le temps où ce que Fleury va justement casser son casser son can. Hey, T'es confiant pas mal. Mais en tout cas, ouais, continue, continue. Après ça, tu mets Hudon ou Andri Ghetto. parce que les deux ont des bons flair offensifs, mais sont trop petits pour jean Montréal. Moi, je mets ça. C'est un ou l'autre. Ok. Et tu rajoutes Canek. parce que justement, si tu leur enlèves un centre, tu peux leur donner un centre présentement défensif qui ne jouera pas nécessairement dans ton premier trio, puis ils ont besoin de Ah, j'aime ça, là, t'es très très positif pro-canadien, mais si, mettons toi tu es le DG des pingouins de Pittsburgh, on te propose ça, tu dis-tu oui <rire> ben, puis, ben honnêtement, <rire> moi je trouve que oui parce que, euh, comme je te dis, t'as un shot de premier ronde, t'as Foucalé qui peut être euh, probablement encore là, là c'est à Bergerin de faire une bonne job de vendeur, parce que Foucalé est quand même vu comme un des prochains goalers venir. dans combien d'années Fleury va faire la job, j'ai aucune idée Tandis qu'à Montréal, Price, on s'entend que c'est clair qu'il est là pour les 10 prochaines années. Wow, wow, wow. wow. Hey, oui, OK. Son contrat va finir, mais pareil, OK? Hey ça, c'est mais... des détails, JB. Parce qu'il est à 27 ans. S'il est, pour... est au top pendant 10 ans, ça l'amène à 37. Euh... Foucalli y... s'établira jamais à Montréal. Parce on en a déjà ce parlé. Ce on ce en a fait en fait déjà fait... parlé, s'établira jamais à Montréal. Pudon ou Ghetto, ça, c'est au choix. Parce que je trouve que c'est le même format de joueur. Euh, tu peux... Tant qu'à moi, tu pourrais ouais. rajouter un autre prospect, là, ou carrément changer Udo Andrieto par, euh, mettons, euh, je te dis ça de même, sais. parce que moi, je m'en fous de Nordy puis ça a l'air qu'il a un beau potentiel. Mais à Montréal, ça marche pas. Euh, puis tu mets les canettes, justement, pour te libérer de la masse, pour accu euh, accueillir Malkin, puis euh, un centre pour un centre. Okay. Sérieusement, on donne quand même pas mal pour Malkin. Pis si le gars veut s'en aller, puis qu'il y a une clause restrictive qui, mettons, euh, tu sais comme les rumeurs disaient, il y a peut-être genre 5 ou 6 équipes, toutes des équipes canadiennes, puis peut-être que le Canadien serait dedans. Ça donne pas mal moins de marge de manœuvre à Rutherford pour les changer. Il va avoir son premier choix de ronde, un gardien futur, du prospect à l'attaque, ou le défenseur, dépendamment de ce qu'il veut, puis il les Canec, qui peut quand même aider euh, défensivement et à l'attaque. 60 points, c'est quand même pas pire. Fait que, moi, je trouve que mon trade est bien de l'allure. Vous autres? Moi, euh... C'est sûr que t'as le Rutherford effect, qui est le fait que c'est un GM... C'est ah, le du village 2.0. Ouais, <rire> il a remplacé McTavish. J'exagère un peu, là, c'est pas la pire chnoute de l'histoire. Il y a quand même des coupes Stanley... Euh... Euh, arrête, arrête. Il a ramassé le club qui était déjà monté. Là. Oh, Tout ce ouais, qu'il a fait, le on, on vient de voir l'échange qu'il a fait pour euh, envoyer <rire> Simon des des prix, euh... des prix contre Ben Lovejoy. Ouais, écoute, c'est pathétique comment ce c'est ordinaire comme. Il a changé son premier choix aussi. Ça, oui, contre problème. Perron qui a fait rien là. C'est quand même pas super mon trade. Là. Mais <rire> regarde, je vais, je vais même te trouver une certaine logique au point de vue Pittsburgh, ce qui va donner un point pour toi. Euh, c'est que Plekanec en plus lui reste un an de contrat si Jim Rutherford il veut rebâtir, je ne sais pas si c'est son plan mais s'il veut rebâtir avec, avec, euh, avec Pittsburgh, il y a Crosby pour la transition, euh, Plekanec il est là pour un an, après ça il perd Fait que, euh, au pire il laisse partir comme agent libre si il donne de la place de plus sur sa masse salariale quelque chose qu'il a désespérément de besoin présentement Euh, la seule chose que si j'étais Jim Oterford, ça me chicoterait un peu, c'est qu'il ne reçoit pas de jeunes, de bons jeunes. André Gatto, on ne sait pas ce que ça va donner. Tinardi, on ne sait pas ce que ça va donner. Udon, on ne le sait pas. Je demanderais, puis si je suis bergervin, je suis pas sûr que je le ferais. Mais moi, j'augmenterais en disant non. Au lieu d'avoir un Gatto, donne-moi, mettons, Sherback. Donne-moi quelqu'un que, présentement, son upside il est, plus, il est plus là. Pour moi, c'est plus logique ce que tu proposes là, uh, Jess. Et ça devient de moins en moins intéressant pour le Canadien. Exactement. C'est, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je ne dis pas que je le ferais jamais, mais euh, j'y penserai plus étant le canadien, parce que Sherback, c'est notre espoir vraiment. Là, tu vas me dis, ouais, mais Malkin, il arrive, il va avoir de l'impact tout de suite. Il y a, a, a 29 ans, euh, 28 bientôt 29. Euh, il faut commencer déjà à se dire, Bien, regarde, même si on a Malkin, on l'a pas pour la fin du, pour la l'éternité tout, là. L'éternité. Ouais. Fait qu'il faut quand même essayer de garder des nos jeunes, puis on en a pas beaucoup. Euh, mais Karen, je le trosse pas. Euh, à part, donc à part Sherbak des vrais joueurs d'impact en attaque sont tous rendus dans la ligne nationale euh, puis ils n'ont pas grand impact tant que ça finalement j'aurais tendance à, avoir, euh, à mettre un petit bémol mais ton échange il y a quand même il y a de l'allure Jerry sans... je suis d'accord avec toi euh... ça dépend aussi de la politique du, du Canadien de... tu sais, vous l'avez dé déjà dit une couple de fois et je suis d'accord avec vous c'est que la fenêtre du Canadien pour aller chercher la coupe Stanley C'est pas mal là, là. Oui, parce qu'après ça, il n'y a plus de relève. Exactement. Donc, c'est quoi le but de Bergevin? Est-ce qu'il dit « Ok, je m'en vais chercher la coupe Stanley » cette année ou dans deux ans? D'ici deux ans, Ben si c'est ça, ben d'aller chercher Malkin, ça vaut le coup pour Sherbark. Tandis que s'il pense à plus long terme, peut-être moins. Mais si ça risque vraiment d'être... Vises-tu la Coupe cette année-là ou tu vises encore de construire et d'améliorer ton club petit par petit? En fait, Bergevin n'a pas le choix actuellement. C'est de viser la Coupe cette année. Il vient de passer deux saisons de plus que 100 points. Il a gagné trois rondes en série dans les deux dernières années. Il s'est rendu en finale de conférence. Il peut pas reconstruire. Il y a deux choix actuellement. Soit tu reconstruis, soit tu vises la Coupe sinon c'est de stagner puis si tu fais pas de move c'est de se puis la fenêtre d'opportunité ben elle va se fermer parce que Price va devenir vieillissant moi Price je considère qu'il reste gros max 6 ans à dominer là, à être au top de la Ligue Nationale c'est à peu près ça tu peux pas jouer autant de matchs puis avoir euh, autant de responsabilités euh, à chaque année puis pas user un gardien de but physiquement fait que moi c'est 6 ans gros max pour qu'il puisse continuer à dominer et dans 6 ans ben écoute euh, Petriority il sera plus là Il est à 26, mmh. il va arriver à 32, il va être sur le déclin. Euh, Gallagher va être usé. <rire> Je vous le dis ah, Gallagher, <rire> il va être, il va être quasiment fini là. Ça me va être du Yonta esque. Ouais, euh, Gallagher va arriver à son top, mais en même temps tout le, le reste du noyau va être en train de à, à son déclin. Puis euh, Subban va être rendu à, 30, à 32 aussi, 32, 33. Exactement. Donc dans dans déjà ça commence à diminuer là. Fait la fête c'est de 6 ans ben ouais maximum là même à six ans tu vas pas la sixième année parce que tu manques ton coup puis euh, t'es fait, tu sais fait que moi je pense que ben sûrement qu'il y a dans l'idée oui d'aller chercher un gros nom là pour aider le club là et dans cette optique là Malkin ça ferait du sens tu sais je suis euh, je suis d'accord que dans l'optique de gagner la coupe c'est le meilleur euh, c'est le temps là euh, la seule affaire Comme je, comme je disais, euh, pas comme je disais, mais comme Marc Benjamin disait, il veut pas non plus comme tout détruire son, son, sa jeunesse. S il veut pas comme tout détruire le club. Ouais, Est-ce si que si c'est un en avait, fait, là? Si seulement il y, y en avait tant que ça. On vient de le démontrer, là. Tes défenseurs qui sont proches de la Ligue nationale, de Kalim Ligue nationale, Thierry, D, Paterin, Beaulieu sont déjà sur le bord. sont oui. euh, borderline Ligue nationale. Côté attaqueurs qui ont vraiment une chance là, dans la Ligue nationale. Peut-être Udon, et là euh, c'est un gros peut-être. T'as Sherbach, t'as McCarron qui sont plus des safe euh, des safe choice, mais est-ce que leur impact sera vraiment sur les deux premiers trios? T'as Delarose qui est sur le bord de la Ligue nationale et qui vient de passer la saison là, qui est déjà gradué. Pour le reste, t'as peut-être Reveille. Ouais, t'as as conhem, Ah ouais, ça c'est des là. gros gros points d'interrogation. Oui, oh, mais c'est ça, c'est ça, on peut pas dire le contraire. est rendu loin fait, pas mal. c'est ouais, ça. il y, quand... y a autant de talent offensif qu'André c'est pas plus. C'est juste qu'il a décidé de rester en Finlande. Fait que ça veut rien dire, là, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais côté Gabarit, côté, il y a tellement d'éléments qui jouent contre euh, ces, ces, ces styles de joueurs-là. Là, Henri Udon, Hudon, euh, Rivail, euh, Lekonen, que écoute, si en as un sur quatre qui fait à la ligne nationale, c'est beau là. Mm -hmm. Fait Je ne peux pas dire que, la, que le Canadien de Montréal, la banque d'espoir, est si palpitante que ça. Ah non, elle n'est pas palpitante pendant tout. Ce n'est pas à euh... pire, mais elle pas, euh, la, le gros, les, les gros joueurs sont déjà, comme on dit à Montréal. Exactement. Le bord Exactement. Ce qui veut dire que ta fenêtre d'opportunité est vraiment là. Si Bergevin dit « Ah oh non, j'attends encore, je veux pas gaspiller mes jeunes », c'est qu'il n'a pas compris que sa fenêtre d'opportunité était là maintenant. Puis, puis pour Pittsburgh, là, il économise combien s'il si accepte l'offre à Jerry, par exemple Euh, T'as peu, je, je, je, je t'ai dit. Millions, ben, si c'est juste, tu considère que les Canets doivent sauver à peu près 4 millions, je Euh ça. ouais, c'est ça, c'est 4 millions. On s'entend que le gros problème de Pittsburgh, c'est qu'il faut qu'ils se libèrent de la masse salariale au plus euh, Écoute, ils plus ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs d'attaque qui doivent signer, plus 3 défenseurs pour avoir leur alignement contre. C'est Udon a eu une bonne saison dans la Ligue américaine. Oui, mais est-ce il... que c'est capable de se transposer dans la Ligue nationale? Peut-être pas, pas, mais, mais ça, oui. Rutherford, c'est peut-être pas. Exact. Ça, ça <rire> oui. il, faut, il faut que tu t'en débarrasses. Là, parce que moi, le je suis sûr qu'il fait pas le club. là Fait que si justement c'est une bonne... <rire> oui. Quand je te dis, Bergevin, il faut qu'il vende... J'espère euh... qu'il est plus convaincant que toi. <rire> c'est parce... pas moi qu'il faut qu'il le C'est pas moi qu'il faut appeler Rutherford. Hey, un choix de première ronde, t'as de vous puis Fais donc ta part, Jerry. Appelle-les Ouais, <rire> ah, On va chercher son autre téléphone. On va bon, y envoyer <rire> un email Ouais, ouais. c'est Jim Rutherford de commercial pittsburgpenguins.com <rire> Oui, c'est ça! <rire> Probablement que ça ressemble à ça en plus. Euh, sinon, autre sujet, y a-t-il quelqu'un qui veut, euh, veut euh, s'embarquer? Ben moi, je veux qu'on parle des séries actuelles. Parce bon, qu'encore, les Canadiens sont éliminés, mais il y a encore du hockey. Ah, il y a encore du hockey? Ben oui! Les affaires ah. plates, voyons donc! Il <rire> euh, y a deux séries qui se poursuivent, dans le fond, de, de la finale de l'Ouest, qui est Docks contre Chicago, qui est présentement euh, le 25 mai. Euh, c'est 2-2 et euh, beaucoup de prolongation <rire> wow. ouais. j'ai vu la deuxième euh... période de prolongation du match euh, d'Oxhawks euh, Et hey boy, le Canadien, en finale de la Stanley contre un de ces deux clubs-là, là, mettons que c'était ça qui est arrivé. Ça aurait été fini. Oublie ça. Tu sais, genre, Zéro. ça se finit en, en cinq matchs, en quatre matchs, en affaire de même. Là. Ça serait oh. fini en trois. Même. Oh, ouais. Probablement. <rire> la, la dernière game, il y aurait comme déclaré forfait. <rire> oui, euh, le Canadien revient pas. Non, ils sont restés dans le vestiaire. <rire> euh, puis tu euh, dans l'Est, les Rangers, euh, Tampa Bay, euh, c'est maintenant 3-2 Tampa Bay. Et je vois étonnant, est-ce une surprise pour moi? Ah, le oui. Canadien les avait... Tu sais, euh, malgré les, les résultats, il y a quand même... Euh, le Canadien il aurait pu battre le Lightning de Tampa Bay. Là. Ça avait été un petit peu plus d'opportunisme. Fait que tu dis, les Rangers soit sont en train de, de, de piétiner, sont en train de ne pas suivre qu ce qui est censé être leur destinée Mais le Canadien aurait pu compétitionner là, de la façon que je les vois évoluer contre le Lightning. Le moi, Canadien auraient eu euh... sa place, là. Je compare beaucoup les Rangers aux Canadiens, justement. C'est des clubs qui sont pas réputés pour marquer beaucoup de buts. C'est des équipes qui, sont, qui se basent beaucoup sur, une, sur euh, un jeu défensif, euh, même que les Rangers ont une défensive supérieure à celle du Canadien. Euh, Longvist est censé être un bon La Remarque, il n'y a pas des mauvaises statistiques non plus euh, en série présentement. Mais je compare beaucoup les deux. Fait que je me dis c'est juste logique que Tom Bobby batte les, les Rangers. Il affronte un, un, Cana un Canadien peut-être un peu plus puissant. Euh, Puis encore là, de justesse. Et oui, ils ont, gagné la... ils, ont gagné... ils, sont... ils sont finis premiers de la Ligue, je pense, les Rangers. Euh, en... Mais tu je veux dire, à la base, ce n'est pas... pas une équipe qui m'impressionnait beaucoup. Moi, j'avais mis Tampa Bay comme gagnant de la Coupe en partant. Je m'étais fourré complètement dans l'Ouest. Dans l'Ouest, j'étais dans le champ J'avais mis Anaheim qui se faisait battre par Winnipeg. Oh, Good job. OK. Good job. Puis yes. <rire> Mais... Mais... Dans... Dans... là, je regarde Anaheim. Présentement, justement, on parle des clubs. Tu parlais des séries. Alors même c'est mon meilleur club présentement je regarde ça je me dis comment ils peuvent pas gagner la coupe Je ah, et... ne que... comprends pas que les Hawks soient capables de leur tenir tête autant mais je sens oui. qu'ils avaient tellement dominé les deux premières rondes puis même tu sais, deuxième période de prolongation du dernier match les Ducks dominaient il suffit juste d'une attaque Euh, qui ont été ben, chanceux, il y a eu un rebond, Vermette a, a repris le, le, le rebond sur son propre lancé qui a marqué, mais tout le long de la, de la prolongation, les Hawks avaient l'air à courir après le, le, la rondelle pour essayer de pas se faire battre et non pas pour essayer de gagner. Mm -hmm. ah, oh et puis c est, c est... beaucoup was de c'est ils tiraient au net, tirait au net puis espéraient que ça rentre là. Les, les deux games qui ont gagné en prolongation, C'était ça aussi. La, la première game en prolongation, je pense que ça a fini combien euh, Anderson avait fait comme une soixantaine d'arrest, c'est pas plus. Mm -hmm. euh, Crawford, c'était la même chose. Une cinquantaine une proche de la soixantaine, c'est. Hey, ça doit doute un goaler, ça, à la fin d'une game. <rire> il sent pas propre, ça c'est sûr. Non, il sent drover. <rire> Euh, donc, tu voulais parler des, des séries qu'est-ce que tu veux qu'un qu consulting particulièrement. Ben moi, en fait, je voulais savoir justement parce que moi, là, là, on va se dire tout de suite là, Vous êtes sûrement au courant, là, mais moi, mon gagnant de la coupe cette année, c'était les Rangers, mais contre Nashville. Euh, oh. On s'entend que je suis comme un peu dans le champ moi aussi. Euh, les, les, les Rangers, euh, ben moi, à, à à GS, je voyais les Rangers comme plus dominants à l'attaque euh, contre Tampa Bay, euh, puis. Je comprends pas euh, les, les, les games qui ont... Parce que la première game, c'est fini. Je sais pas les scores devant moi, là, mais je sais qu'il y a une game ça finit 6 à 5. Oui. Euh, après ça, les Rangers ont gagné 5 à 1. Après ça a ça fini 6, je sais pas combien. C'est un festival offensif. Euh, je m'attendais pas à ça, pas autant de Bishop que euh, de Lundquist. Mm -hmm. Ça, ça me surprend. Euh, sinon, de l'autre côté, Chicago. Euh, moi, je les avais éliminés en partant. Pis, euh, ils sont encore là. Mais je pense que Chicago, c'est une surprise pour pas mal de monde là, cette, cette saison-ci. C'est ça -ce qu'il qu faut jamais éliminer mmh. Chicago, jamais. Oh, c'est ça. Ça. Ça, ça, ça le problème. Pas... Comme je disais avant, c'est le Chicago, c'est le détroit de notre génération. C'est un peu ça. Là, ouais. euh, de... de plus en plus, euh... c'est le club qui. J'aime tellement ça que tu dises ça, que c'est le détroit de notre génération. Euh... J'aime oh ça parce que ça, ça prouve que le, le, le, le, le, le troncage, ça fait la job. En tout cas, je, je dis ça de même. <rire> <rire> en tout cas, euh, peu importe. <rire> là. Ah! Le problème avec le troncage de Chicago, là c'est qu'ils ont tanké pendant 10 ans. Et ça n'a oui. rien donné. Puis là, finalement, ça a donné quelque chose à la fin. Ce n'est pas comme... Euh, tanker, là... Euh... C'est pas c'est pas comme si, bon, regarde, on va tanker 2-3 ans, puis ça a marché, puis magie, non. Ils ont été pourris pendant 10 ans, puis là, ils ont finalement... T'as ont... vécu les belles années de Tyler Arneson, Carl Calder, puis Mark Bell comme première ligne, puis ils gagnaient pas. Après, tu poses des <rire> questions après ça. Non. <rire> Chicago, ils, ont... ouais. ils ont pas tanké, ils ont été pourris, puis finalement, ils ont réussi à se sortir de la marde parce que le propriétaire oui. est mort. C'est du... ça qui est arrivé. Ils auraient dû tanker, ils auraient sauvé 8 ans. <rire> c'est okay, ça qui <rire> Oh. Fait mais que euh, sont bons, sont fins, ils sont beaux. Fait que ok les Hawks, euh, mais moi, pour vrai, je, je pense que c'est c'est Anaheim Je comprends, je comprends juste pas comment ça se fait qu'ils réussissent à, à pas dominer cette série là, les Ducks, malgré tous les efforts, puis malgré que dans les matchs, pourtant c'est eux autres qui sont comme montrés gagnent chacun des affrontements, puis au final le score est comme pas le bon. <rire> ouais. Non c'est euh, Anaheim, c'est vraiment présentement le club vraiment le plus euh, puissant. Puis, euh, euh, t'aimes pas bien de l'autre bord, mais les deux autres équipes réussissent quand même à s'en sortir. Euh, même sur papier, tu regardes les statistiques, là, euh, à la même, là, ils ont... Gatslav et Perry détruisent présentement genre Ben pas Chicago, mais ils ont détruit toutes les autres équipes avant aussi. Là. Ouais. Euh, même Silverberg, il a comme 14 points, je pense. T'as comme des joueurs qui réussissent à vraiment à augmenter leur niveau de jeu. Euh, Giris Sakash, malheureusement, n'a pas rien fait encore. Mais, <rire> euh, malheureusement, euh, il a joué trois matchs. Donne-nous une chance. Ouais, je vais donner une <rire> chance à, à Giri. Mais euh, Tampa Bay, c'est fou. là j'avais chanté de regarder dans le top 8 des, des marqueurs, il y en a 5. Oui, c'est <rire> ça que je voulais dire. C'est c'est juste pas de sens, là l'offensive de Tampa Bay est monstrueuse là. puis on a mis Champagne Chérie, Chérie, Chérie, là. aussi ah oh, oui, c'est ils sont bien balancés c'est sûr mais <coughs> j'ai encore le petit rancœur je veux qu'ils se fassent éliminer ben c'est ça que je disais dans le dernier show euh, Jerry c'est que si on était les partisans du Lightning de Tampa Bay on serait vraiment content de l'allure de cette équipe-là Son... ah, c'est les autres la fenêtre là, si j'arrive bien leur affaire Euh, comme on disait, là, parce que le, le plan force salarial va stagner ou va baisser, c'est bien leur affaire. Ils sont capables d'avoir une fenêtre d'opportunité d'un gros 4, 5, peut-être 6 ans. Là. Ils sont tous jeunes. Leur premier trio mm -hmm. euh, ont tous en bas de 24 ans. C'est les leaders offensifs du club. C'est fabuleux. Là. Quand tu es DG, tu veux avoir cette situation-là. Si tu es un bon DG, tu réussis à bien la gérer. Reste 16 semaines est euh... est un bon. Avec euh, Bishop, il gagne 6 millions à peu près. Euh, si tu flushes euh, Bishop... Hey, moi, je le flush. Drey, tu là. mets Vassilevski. Hey, tu sauves déjà... Euh, ben oui, pis tu vas aller chercher des 000 prospects, puis tu vas aller chercher des pics, picks. Euh, ces joueurs-là, dans 4-5 ans, vont arriver dans l'équipe puis vont permettre de, de renouveler la formation. Si tu si tu gères comme du monde tes effectifs puis que tu échanges tout ce qui est en, en haut de 32 ans, 32-33, il vaut mieux échanger un joueur un an trop tôt qu'un an trop tard puis tu renouvelles ton alignement de même écoute t'es capable de surface une belle vague là assez longtemps si tu fais ça comme du monde exact puis là je bâchais pas Bishop je sais pas que les, les gens pensent que je, je déteste Bishop le plus non non j'ai que... entendu t'as dit je déteste Bishop c'est le pire de tous les temps non mais ça c'était souligné il y avait un petit astérisque en bas du podcast là. mais ouais. je l'ai pas dit ok t'as mal compris William ouais. non mais c'est que Vasilevski c'est un goaler qui est vu comme vraiment un gars qui a plein de talent et tout fait que je me dis Tu ne pas avec ce gars-là, fait que avoir les deux, t'en as un qui gagne qui va gagner probablement d'ici quelques années, il va gagner probablement comme 3-4 millions. L'autre en gagne 6, okay. fait que tu sauverais du temps. Ça m'amène à, à mon prochain sujet. Okay? J'ai yes. une affirmation, vous dites si vous êtes d'accord pas d'accord pour on en jase, OK? Mm -hmm. euh, puis je la disais entre autres sur Facebook, puis il y a eu plein de commentaires, vous avez probablement déjà commenté là-dessus, mais je veux le revoir dans le podcast avec des preuves audio pour pouvoir ramener ça en cours contre vous autres, ma gang de salle. <rire> wow okay. ça c'est une menace c'est pas vrai, je vous aime les boys euh, ok, citation de moi-même euh, dans 90% des cas une bonne défensive peut compenser un gardien ordinaire alors que dans seulement 10% des cas, un bon gardien peut compenser une défensive ordinaire et là ben je euh, citais des exemples de Price, Miller et Assek à l'époque de Buffalo qui seraient des exemples de gardiens qui ont fait ça, mm -hmm. d'accord pas d'accord Euh, ah. ben, je vais commencer parce que ça n'a pas l'air à se garocher du côté de, <rire> de Jerry et de William. Euh, moi, je dirais que, ok, juste pour résumer, pour être bien sûr que, que j'ai bien compris, c'est que dans le fond, la plupart du temps, si je comprends bien, tu es mieux avec une bonne défenseur qu'avec un goaler. C'est ça que tu dis dans le fond? Exactement. Euh, moi, je dirais que je suis d'accord, mais que ça te prend quand même. Euh, tu ne gagneras pas la coupe avec Michael Leighton Dana. Fait que oh, ça te prend quand même un, un bon gardien, mais je pense qu'une défensive, si t'as pas une bonne défensive, t'es sûr parce que tu vas manger 60 tirs par match, à un moment donné, ton goaler, soit il va plus être capable de tout arrêter ou soit qu'il va se blesser. Fait que euh, je suis pas mal d'accord avec cette affirmation. Chris Osgood t'a prouvé le contraire. Greg Fjord t'a prouvé le contraire. Grand euh, Grand Fury, c'était pas un mauvais goaler. Là. Il était dans une période où est que tous les goalers étaient de moins de 3,68. <rire> fait que tu sais, à, à la base, Osgood, f... je suis d'accord. Osgood, il peut me prouver le contraire là-dessus. Ok, Le euh... meilleur exemple. Okay. Euh... Comment est-ce qu'il s'appelle? Ouais. <rire> hey, ça, c'est un <rire> bon exemple. <rire> je l'ai, je l'ai, je l'ai. Dominique Dominique Achèque? Ouais, non, Dominique. Et... Ah, okay. <rire> Devant Dominique avec le Wild du Minnesota versus Dominique la même saison avec les Coyotes des Phoenix et la saison d'avant avec l'Hunlers d'Edmonton. C'est des stats qui sont extraordinairement différentes et pourtant, c'est le même gars. Le gars, il a pas changé diamétralement sa, fa sa façon de garder les buts, mmh, mais oui. la défensive qu'il y a avant de lui... Oui, c'est la porte. Avant, il ne regardait pas. Il se mettait d'eau dos dans le filet. Ça marcherait marchait pas. Mais euh, t'sais, tout ça pour dire qu'une défensive, tant qu'à moi, ça a un plus gros impact qu'un bon gardien de but. Et la question... Euh, C'est pour ça que je disais avec le Lightning que ça me faisait penser à ça. C'est que Bishop, tu l'échanges, puis Vasilevski, même s'il est un peu moins bon, l'équipe va quand même compenser. Et la question suprême, ultime, là, que je te pose, à toi, un partenaire de podcast, donc un de vos trois, Price est-il échangeable Non. Non. non, parce que là, ton goaler, tu as une def de marde, puis justement, ton goaler, c'est Dustin Tokarski. Mais mettons que tu échanges Price contre un gardien ordinaire plus un défenseur numéro 1 ou numéro 2. En fait, moi, c'est parce que ce qui m... c est, c est, c est, c est la question qui me fatigue un peu avec ta question, c'est que oui, dans des cas, mettons, je pense que le goaler, tu sais, toujours le goaler ou la défensive extraordinaire qui fait qu'il peut compenser un pour l'autre Sauf que pour moi, pour gagner une Coupe Stanley, il faut que t'aies et un bon gardien et une bonne offensive. Donc même si tu as une offensive ou un gardien ordinaire, ben t'auras pas la Coupe Stanley de toute façon, tu sais. OK, le meilleur gardien de la Coupe euh, de, la, de la Ligue nationale actuellement, Price est là-dedans. Oui. Longvis est là-dedans. Oui. Renee est là-dedans. Mm -hmm. On parle pas mal du top 3. Oui. Ouais. ouais. Lequel ah que okay. gagné la coupe jusqu'à date? Oui, mais parce qu'il n'y avait pas le reste. <rire> mais Non, mais je dis parce qu'il faut, faut que tu ailles une bonne offensive, une bonne attaque, une bon, un bon gardien. Sauf que tu peux pas dire, tu sais, justement, si on a Price, on a qui, on a Tokarski. Non, non, Faut, faut que tu... la question, c'est de dire Price, seul, avec les éléments actuels du Canadien, est-ce que ça te permet d'avoir plus de victoires un gardien de but moyen plus un autre élément supérieur en défensive? En saison, oui. En série, je dirais non. Moi, c'est ça que j'ai tendance à dire. En série, tu reçois, tu fais des games de 2-3 de, de prolongations. Euh, et ça te prend un goaler. Je pas, je, mais encore là, je ne dis pas non avec un nom comme non, ça nous prend absolument un goaler élite malade, ça te prend Price absolument. Ce que je veux plus dire, c'est qu'il va falloir que tu aies une méchante bonne défensive pour te débarrasser, entre guillemets, de Price. Parce que lui, à lui seul, il nous fait gagner pas mal de matchs en saison. Euh. Si tu le flushes pour avoir une super bonne défensive, on aurait peut-être autant de victoires. Mais le problème, c'est qu'en série, je pense pas que ça va, ça va fonctionner. Je veux dire, La plupart des équipes qui ont gagné récemment des Coupes, des coupes Stanley, il y avait des bons goalers dans, dans les nets quand même. Le Jonathan Quick, c'est pas rien. Corey Crawford, c'est pas un mauvais goaler. Là. Euh, on fait pas même, si tu recules jusqu'à Cam Ward avec euh, les Hurricanes, euh, il y avait quand même des bons goalers, qui, surtout qui étaient à ce moment-là très, très hot. Et c'est ça qu'il faut aussi considérer, je veux dire, un n'est pas, il n'est pas obligé d'être rec reconnu comme le goaler le, plus, le meilleur du monde. À ce moment-là, s'il était rot, il arrête, il arrête tout, peu importe la défensive qu'il y a devant lui. Des fois, il y a peut-être un aspect de chance aussi là-dedans. Là. Cam Ward n'est quand même pas un excellent gardien, je ne pas le... Mais l'année où ce qu'il a gagné la coupe Stanley, il était quelque chose, là. Exact. Je m'en souviens, ça. là, il est où? <rire> euh... puis, puis, de toute façon, moi, je suis un partisan de la bonne vieille... Euh... Façon de faire, là, c'est-à-dire que tu tu tu bâtis ton équipe du gardien vers l'avant et non pas le contraire. Je es tu te prédire que, que t'es conservateur, William? Je <rire> pense que oui. <rire> bon, on est, on est on est en train de se faire arrayer par les chats, Mastrophan Harper, non <rire> Moi je suis pas d'accord. Oh! Pas d'accord avec quoi? Ouais avec moi <rire> avec, avec, avec Riz! On il est pas d'accord avec, avec aucun de nous autres. Lui, il veut non, pas de mais, gardien dans son équipe. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que ça prend un bon gardien. Point. Euh, faut qu'il soit minimum 88 double Sinon... <rire> <rire> non, mais pourrais. 88, là, c'est un minimum. Ouais, non. Sinon, ça passe tout. Euh, il faut absolument que t'aies un bon goaler. Euh, je suis peut-être d'accord pour dire que t'as pas nécessairement besoin d'avoir un prize dans ta team, là mais euh, ça, ça prend absolument un gardien de tu minute. Sais, tu peux pas avoir mettons une super bonne dé défensive là Dominique c'est peut-être une exception là tu peux pas avoir une super bonne défensive puis pas avoir de bons goalers ça, ça marchera juste pas parce qu'à un moment donné ta défensive c'est sûr qu'elle va se faire passer hein, je dis est pas infaillible le goaler non plus sauf que le goaler c'est le dernier dernier autant en saison qu'en série Ça prend le gars qui fait le mur devant la lunette, puis je je sais pas. C'est sûr que la défensive, c'est ça qui te repart l'attaque, d'un sens. Hein. fait que, Je pense qu'on l'a vu cette année à Montréal, l'attaque était assez moyenne, là, puis je pense que ça partait un peu de la défensive. Mais euh, non, je suis dirais... Dire... fait des bonnes passes à la... À la... Oh, oh, à l'adversaire ou oh, ouais. oh, oh, à l'adversaire <rire> j'ai corrigé ma joke parce que je voulais dire à la bande puis là j'ai oublié le mot comment on dit bande euh, on va non, passer si mais... tu coupes ça <rire> Mais non, c'est le but de vie, là le plus brillant on regarde ah, bon. ça sortir. fait <rire> oui, non fait que non je suis pas d'accord avec le fait que même si tu n'as pas un, un bon goaler puis tu as une bonne défensive tu si as gagné je pense que ça te prend tu sais ton oui ok Erinne donc ou euh, Price ont pas de coupe Stanley mais climax ça s'en vient dans pallon C'est dans les prochains teams qui vont tu gagner. T'sais, comme je disais, Quick l'a gagné, puis c'est un excellent gardien. Euh, euh, Crawford. Euh, bon, tu sais, je veux il y, y a plusieurs bons goalers. C'est -ce souvent un bon club, mais ça te prend quand même... Pour répondre à ta question, là, on va répondre le plus très clairement. Je suis prêt à faire Price contre Crawford et Keith. Mais si tu ne vas pas chercher un bon goaler comme Crawford, donc quand même probablement top 15 de la Ligue, Ah le top 15 regarder sur, sur deux euh, comme Ouais, le top 15 comme large là. Le <rire> top 15 c'est quand même c'est pas payé là, je veux dire. Euh... Dans la Ligue nationale là, tu sais pour vrai là, des, des gardiens ordinaires dans la Ligue nationale, il y en a tu vraiment. C'est qu'en fait les goleurs ordinaires à Star ils ont moins de 920, tu. Non mais C'est ça -ce... à Star. On fait juste regarder, OK euh... les flames en ont deux. Qui, qui, qui font du centre. Je vais euh, euh, club par club, là. puis on ne les fera pas tout, juste pour donner l'exemple. Euh, avec euh, la formation des docs, tu euh, Anderson, tu Gibson, qui sont des excellents gardiens de but. Euh, à Boston, tu as euh, Rask, puis tu as euh, Donc, mm -hmm. tu en, euh, en as deux. Avec les Flames, tu en as deux. Avec la formation de Détroit, tu en as deux. Tu Howard, puis tu as euh, Mrazek. Les Kings en ont deux aussi qui sont, euh, qui sont bons, en Jones puis Quick. Euh, du côté des, euh, des Preds, t'en as deux aussi avec Houghton euh, qui a super bien fait pendant que René était blessé. Tu sais, des clubs qui en ont plus qu'un, il y a même des équipes qui en ont trois, là, des gardiens de but qui font, euh, qui font du sens, genre les Canucks de Vancouver qui ont Luango, qui ont euh, Lights et euh, qui ont... Euh, il oui, on y a pas de gros euh, qui ont euh, Miller, je Miller, oui. Miller okay. Lac, et t'as euh, aussi euh, Mark l'ancien espoir des, des Panthers de la Floride. Ouais, il y en a ouais. trois, tu sais, qui sont calibres éventuellement à faire la Ligue nationale. Des gardiens de but, il y en a plus, puis en plus, quand un club en a pas, il y en a un qui pop une fois de temps en temps, genre Hammond ou encore Dominique, qui t'a débattu une saison sur la tête, puis après ça, tu leur fous plus jamais. Avoir je un pense... bon gardien de but, c'est... C'est pas un luxe, c'est juste ordinaire dans la Ligue Nationale. C'est ça. Avoir un bon gardien de but, c'est normal. Tout le monde a des bons gardiens de but à Star parce que les gardiens de but, c'est une question de technique. Si t'es pas capable d'avoir, comme je dis, là, c'est quasiment une joke, mais c'était si pas capable d'avoir une moyenne de 920, t'es plus bon. genre. Fait que, Mais avoir un excellent gardien de but, avoir un, une crème de la crème comme Price, il faut faire attention là, avant de dire que ça sert à rien. C'est comme quand même c'est la, la, la super élite. Fait que c'est ça. J'aime ça. ça je, je, je soulève les passions et les discussions. J'aime ça. Excellent. Uh, Jess, tu avais une couple de sujets. Tu veux dire aller avec un des tiens? Ben, écoute, on en a peut-être parlé un peu, mais moi, c'est parce que je sais que vous en avez peut-être parlé un peu dans le dernier podcast. Je ne sais pas si vous voulez, vous voulez faire ça dans le futur. Mais moi, j'avais comme euh, établi peut-être un, un plan du CH pour l'off-season. Est-ce que c'est pour l'entrée le, le, saison qui s'en vient. Est-ce que c'est ce que c'est -ce trop vite Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie à la place par courriel puis vous allez le dire dans un prochain épisode Non non non, on peut y aller. Ben oui, on a le temps, okay. là, on est quatre là, quatre l cerveaux vaut, vaut mieux que moi puis Jerry. Là. Bon, Jerry, <rire> yeah, pas Jerry, moi euh, bon, c'est Jerry. Un, juste un de nous deux moi au GS tout seul vaut mieux que Ouais, non, je le sais <rire> bien <bah>, mais... <rire> euh, Jerry, avait sorti son idée de Malkin qui a comme tout foiré mon plan parce <rire> que c'est <rire> tellement mieux. <rire> ouais, c'est ça. Mais j'avoue non mais j'avoue que j'y penserai je le considérerais Mais si tu veux être dans un plan réaliste et conservateur... C'est ça, réaliste, c'est réaliste, <rire> <'est> mon cul! <rire> mais non, il voulait pluguer le mot conservateur, j'aime ouais, ça. c'est ça, qu'on ne l'a pas assez dit aujourd'hui. <rire> tant tant qu'elle dans la boîte, on se peut continuer. <rire> fait que, vous, premièrement, est-ce que vous aimez déharnais Pourquoi je, la... Pourquoi je pose la question? Est-ce mais... que, est que vous aimez dernier Pierre-Alexandre Parento puis Alexis Yemlin? Je, je peux-tu juste tourner la, la question autrement? C'est Est-ce que quelqu'un aime <rire> <Yimlin> <rire> Paranto et OK. Ben, moi, je, je pense que, que je pense qu Emiline peut avoir une certaine valeur pour des clubs qui ont besoin de défenseurs robustes, qui cherchent ça euh, comme troisième ou quatrième, mais mm -hmm. euh, ils vont savoir quest ce qu'ils s'attendent à avoir. Là. Puis le problème c'est que son salaire est peut-être un petit peu trop élevé. Dernier Aucune valeur, je ne pense pas. Puis le troisième, c'est qui? Euh, Parento. Ben tu t'es pogné avec. 4 millions, il reste un an. Euh, soit tu l'échanges pour un deal comptable, que tu vas aller chercher un gars qui reste 3 ans de contrat à 3,5. Moi, je dis ça de même, on devrait l'échanger contre Brière. Non. <rire> ça, c'est un bon deal. Je ce deal-là. C'est un excellent deal. Euh, ouais, <rire> on appelle Dieu tout de suite. <rire> fait que tu sais, là-dedans, il y, y a juste Emeline qui a une valeur marchande. Puis je pense que euh, je pense que s'il euh, est capable de signer un des défenseurs, euh, genre Petrie ou encore euh, euh l'autre qui est avec Nashville. Frenson il pas pas friendzen. Ouais, S'il est capable de signer un des deux comme agent libre, ben il va pouvoir se permettre de laisser aller Emilyn, sinon il va être pogné pour le garder. Mais on n'a euh, pas j's... besoin de Friendson. De toute façon, il va aller retourner à Toronto. Fait que oublier ça. n'est pas là. Mais, mais je peux tu faire mon, mon Jerry Godbout de moi-même. Oui. Mais... Ça veut dire quoi, ça? On peut-tu espérer? -tu... Attends un peu, c'est-tu censé être positif? <rire> C'est le côté un peu euh, transaction, euh, rêveuse, okay, euh, que... <rire> transaction rêveuse, mettons. Transaction rêveuse. Est-ce qu'on pourrait espérer... Tu sais, d'Arnais, ça fait comme euh, 8 millions d'années qu'on le garde en disant euh, « Ouais, mais il y, il, bon y potent... plus... il y a du bon potentiel, pis ça, il... il va peut-être exploser l'année prochaine, puis là, il y a une bonne saison, mauvaise saison, bonne saison, mauvaise saison, etc. » Ben, on serait pas capable quand même d'aller chercher quelque chose de pour, pour de, de bon en allant euh, ben en avec... En termes d'explosion, je pense qu'il y a plus de chances avec du C4 collé sur lui de vraiment exploser que d'avoir des stats améliorées. Il y a pas un que... <rire> <Il y a rire> déjeu euh, eu... quelque part qui va faire genre euh, un peu comme un... Il... Ben, euh un... Voyons, c'est quoi l'ancien euh, DG des, des Canadiens, un Gilles blanc? Euh, Bob Gainey. Bob Gainet. Il, il doit pas avoir un autre Bob Gainey quelque part. sais, nous, on est allé chercher euh, Pagenta Puis euh, Gomez. Ben, y'a pas quelqu'un qui est capable d'apprendre prendre des harnais contre quelque chose qui a de l'allure, non? Ben, c'est ça, ça qui arrive. C'est que souvent, ce genre de transaction-là, pour le Canadien, là, aux yeux du Canadien, McDonough, c'est un défenseur. Au moment de la transaction, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un défenseur qu'on croyait qu'il est en train de se dans son développement. Donc, c'est un prospect, euh, tu sais, coup cou ça tu savais pas trop ce que tu allais aller chercher. Comme le Canadien actuellement, un t pourrait être considéré comme l'équivalent d'un McDonough à ce moment-là. Je dis au moment de la transaction, pas ce qui est devenu puis euh, le potentiel, mais je dis que c'est un gars qui a le potentiel de la Ligue nationale, mais qui a stagné dans son développement. Et donc, si tu vas le chercher dans une transaction, c'est un guess que tu prends. Tu peux te brûler comme tu peux réussir à aller chercher de quoi de bon. Ce que Marc Bergevin doit faire avec Dernay, c'est qu'il doit viser ce genre de joueur-là. Peut-être que tu n'auras rien en retour qui va venir t'aider dans la Ligue nationale. Mais peut-être que tu vas aller chercher un, un big deal, quelque chose qu'un euh, changement d'air va avoir fait euh, éclore et euh, changer les perspectives d'avenir pour ce gars-là. Tu l'encadres mieux, tu, tu sais, de, peu importe. Là, mais c'est ce genre de prospect-là Moyen que tu dois viser là, avec un dernier. C'est sûr que si tu vises un élément NHL là, right now, tu t'auras rien. Ou tu vas avoir quelqu'un qui est comme qui a un contrat ordinaire. T'sais, qui va peut-être t'apporter quelque chose, mais qui a un contrat à long terme, mettons. fait que tu, Ça ne t'aidera pas vraiment nécessairement. Là. Je pense que tu n'auras pas le choix d'avoir un salary, salary drop là, avec, avec Dernais, vu que son contrat, tu n'auras pas le choix d'absorber un contrat de Ligue nationale en retour. En à, moins, à moins que ce soit une équipe qui est. Y a pas vraiment. tu Mettons un Phoenix de ce monde, une équipe qui n'a pas de profondeur et qui a besoin tout le temps de se renouveler euh, avec des joueurs. tu sais Mettons euh, comme je disais Phoenix, par exemple. Okay. Ça pourrait être. tu sais Puis il gagne pas cher, là. Je veux dire. Une équipe qui n'a pas de problème de plafond salarial, des Ernest, puis un gars qui gagne juste 3.5 millions. là C'est rendu même pas le salaire d'un joueur, joueur de deuxième ligne. Là. Fait que tu sais, c'est pas une question de salaire, c'est une question de comment qu il est inutile pour le, nous, pour le Canadien. Il pourrait être utile pour une équipe qui est en développement, une équipe qui a prend un deuxième centre. Puis que c'est soit ça ou un gars vraiment dégueulasse, là. Fait que tu peux te dire, bah garde, on va lui donner une chance, il peut faire 40-45 points, on verra ce que ça donne. Fait que je pense pas que c'est un gars qui a aucune valeur. Il n'y en a pas comme Plicanec. Euh, mais il a pas aucune valeur. Je te rejoins un peu, JV, selon moi, tu pourrais aller chercher contre dernier un prospect B, mettons. Un prospect un peu suspect même. Euh, mais qui est quand même. qui a quand même un certain potentiel. Puis ça pourrait donner quand même quelque chose d'intéressant. Puis nous, ben, on se débarrasse d'un salaire de 3.5 millions pour les deux ou trois prochaines années, là. je sais pas. C'est deux, deux Je pense qu'il reste deux ans, c'est ça. Ouais. On vient de finir la, la deuxième année du contrat. Fait qu'il reste encore un autre deux ans pour Derner. Moi je pense que. Parce que moi, dans mon. Moi, mon but, c'était au départ l'échanger genre justement à Pittsburgh, sous prétexte que peut-être que Pittsburgh vont changer Markin. Fait que je me disais ils ont besoin d'un deuxième centre. Mais là, vu qu'on va aller chercher Markin selon Jerry, l'échange <rire> marche Ça, ça marche plus, ouais. <rire> euh, Jerry, tu voulais quand ait S'ils si vont chercher Markin euh... Je vais tellement être heureux. <rire> un bonheur, un bonheur. Puis si jamais Patrick fait 53 buts, je vais l'avoir <rire> ici. Ouais, c'est ça d'avance. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais pour dernier, tout ce sais, que je veux dire, c'est, je dis, qu'on ait quelque chose ou qu'on ait rien, ça peut juste aller mieux sans dernier. Mais tu sais. ça peut tout vraiment aller mieux. Ben c'est un non facteur, oh, comme oui, tu dis. Sais, à, à la limite, à la limite, Gatcha, il va avoir sa place. Mettons qu que c'est juste lui qu'on se débarrasse qui mm -hmm. va prendre la centre, c'est sûr. Là. Mm -hmm. Eller c'est pas un deuxième, puis Rose de va clairement finir tout le temps dans le deuxième. 3 et 4e trio. Hein. Puis là, je, je vais dire une autre chose là, qui, qui.. Là, je risque de me faire euh, pitcher des roches là. Mais si le on ne change pas des harnais, là, bah c'est pas la fin du monde. Je, dis, je, je, je le considère quand même d'un joueur neutre, dans le sens que sais-tu vraiment genre un problème à l'équipe ou c'est juste un ni plus ni moins? Ah non, Moi, je... non, c'est un non-facteur. J'arrête pas de le dire. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Avec JB, c'est pas un problème, mais c'est un. il prend une place parce qu'il ne sert à rien. C'est un gars qui il, n'est il pas à dans sa première ligue. C'est vraiment méchant. Il ne sert à rien. Non, mais il ne sert à rien. Je, dis, je trouve que Keller est plus utile que Dernay ouais. parce que Dernay, il ne peut pas jouer défensivement. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est de faire des belles passes Puis il est capable de faire des batailles un contre un qui a du bon sens, mais il n'est pas rien de jouer défensivement il est pas capable de jouer dans le trafic, il est pas capable de gagner ses face-offs, il est pas capable de, de, de tirer au net, il n'est pas capable de patiner. Et là, tu regardes ça, tu te dis, « ben OK, euh, à quoi tu sers? »« Ben, je sers à faire des passes à Paturity. Okay. » C'est un, un gars de 50 points. Tu sais, il a fait 52 l'an passé, 48 cette année. C'est pas mauvais. Le problème, c'est que la chaise actuellement, c'est sur le premier trio avec Paturity ou rien. S'il était capable d'évoluer avec quelqu'un d'autre sur un deuxième trio, il n'y en aurait plus de problème. Il n'est ah, pas est... capable d'établir de chimie avec personne. S'il mesurait 6 pieds 3, 225 livres, je fermerais ma gueule. Là, mais <rire> mon mieux de, ouais. de le garder plutôt que de l'échanger contre quelque chose qui donne absolument rien. Enfin, moi je Si tu sauves le salaire, oui, tu peux. Ouais, C'est si ça. Tu... Ouais, C'est une gestion que... de salaire. Parce que si tu, si tu flushes, si tu réussis à échanger de dernier contre un prospect qui a du bon sens, qui est correct, pas, pas un, un super haut prospect, mais un prospect qui a du bon sens, puis tu peux espérer qu'il devienne quelque chose... Ben, tu peux remplacer, comme tu disais Jerry, tu peux mettre Galchanok à sa place. Euh, mettons tu considères que tu n'as pas échangé Plicanec. Tu mets Plicanec sa deuxième ligne. Puis après ça, ben euh, la troisième ligne est correcte, la quatrième ligne est correcte, de la rose, LR et compagnie. Là, après ça, tu as, as de la place. Parce que ce dernier, tu ne peux pas le faire jouer à l'aile, on a essayé, ça n'a pas marché. Fait que tu as besoin maintenant d'alliés, mais tu as quand même réglé certains un, un dossier pour te libérer de la masse salariale pour peut-être aller chercher un allié, soit par transaction. Soit des agents libres, ce que je considère vraiment pas d'habitude parce que c'est tout le temps tu vas signer des gars à 5 millions pour qu'ils te donnent 35 points. Overpriced, là, tout le monde. Ah, c'est ça, c'est ça. À moins d'aller chercher un gars qui a pas Tu sais, qui a pas eu une bonne saison l'année passée, tu t'essaies, essayé euh Un Danny Itlé genre là. Ouais ben ouais. Mettons Danny Itlé, mais t'sais. Non mais je dis dans le sens d'un Danny. Dans Clark. Clark. Non non non non. Retire ses paroles. <rire> que je te <rire> vois y a reparlé de Danny Itlé comme étant posit... Pas positif. Pas positif. Ah il a eu 50 buves là vous le 10 ans. <rire> Oui c'est ça. Puis il en a fait genre 50 dans les 10 dernières années au Moi je serais Chichu aussi peut-être. Chu il a eu 50 buve. <rire> Est en suisse OK wow. que... wow. bref J'ai que ouais Derry là, Jerry, euh... là va que tu te gagnes des points là t'es baissé dans mon cible. ça <rire> ça me fait mal Genre je peux parler de Vincent de Cavallier Oh yeah. <rire> oh shit bon je suis content que t'en parles parce que non c'est pas vrai mais... c'est <rire> justement dans mon plan d'aller chercher ouais c'est ça avec l'échange de Dalton de Patcheryti Souben <rire> Price puis euh, 12 millions de dollars <rire> petit lui, la bonne nouvelle c'est qu'on aurait Connor McDavid si on aurait fait ça probablement oui ouais. non c'est pas vrai parce que pas l'ont perdu fait qu'on aurait rien en fait mais je veux pas être plate à, à propos de, de, de dernier t'es plate puis là puis là je vais me trouver plate t'es plate mais un gros problème du fait que si on échange des harnais, là, plate. <rire> okay, de là, c'est C'est que c'est quand même le joueur québécois vedette du oh, Canada. Ah oh, oh, non, non, et... c'est Tommy Mitchell le joueur québécois oui. vedette. Et tu euh, vous en avez parlé euh, deux fois. parce que vous avez... <rire> On fait pas <rire> toutes les passes à, à la palette, mais celle qu'on a pognée, <rire> on l'a fait, ok? <rire> Exactement. Mais euh, tu sais, vous avez tout répondu parce que tout le monde a écouté le dernier show quand MGS est venu, hein? Ouais, hein, vous à marrant. la maison. Ben moi, moi, là, mais oui, c'est le meilleur show, je dirais. <rire> avec mais... celui-ci le fait en ce moment, ben ben oui. oui, oui. Clair. Mais le problème c'est que euh, ça reste que pour certaines personnes et au niveau du marketing ben, ça reste important pour eux autres d'avoir un joueur canadien et est-ce que le, la direction du canadien ou le, la direction disons mettons le Le côté marketing du Canadien vont pousser pour le garder ou pour l'échanger contre un joueur nécessairement québécois. Parce qu'il achète des t-shirts de Dernier actuellement. Mais moi j'en vois, j'en vois qui en aiment qui aiment Darné pour certaines que si t'aimes Dernier, la seule raison pourquoi tu l'aimes c'est que c'est seul qui est québécois. Non mais il y a tout le monde qui fait comme non mais j'achèterais pas de t-shirt de Stephen Price là parce qu'il parle pas français. Ben moi, il y a plein de monde dans mon entourage qui disent, ben euh, oh, moi, je n'aime plus le Canadien parce qu'avant, il y avait des Québécois, puis à ce temps, il n'y en a plus. Ils ont, pis quel âge? Peu, autres. ils ont Ils tous 60 ans, c'est ça, ouais. Ils sont pas jeunes. <rire> c'est ça, et ce n'est pas pour blâmer les, les personnes plus âgées là-dessus, c'est juste pour dire que aujourd'hui, la génération, je pense, aujourd'hui, ils s'en foutent plus. C'est le fun d'avoir des Québécois dans un club, mais c'est le fun d'avoir des bons Québécois. C'est le fun d'avoir des bons Canadiens, c'est le fun d'avoir des bons Russes. Mais Donc, pour... le mot-clé, c'est le fun d'avoir des bons joueurs. Pour en vrai, là, tu regardes le ratio là, dans la Ligue nationale de nombre de joueurs québécois versus les autres nationalités, et ça ne fait que chuter dans la Ligue nationale ouais. depuis 15 ans. Écoute, ouais. ça peut pas augmenter. Le Canadien, c'est impossible. Si ça augmente avec le Canadien, ça veux dire que soit tu joues contre les probabilités et tu réussis à trouver des meilleurs joueurs québécois que la moyenne de la Ligue nationale, ou encore que tu acceptes d'avoir des Québécois dans ton club parce que sont moins bons, mais vu que sont Québécois, tu vas les prendre pareil. Donc, tu n'aides pas ton équipe. De toute façon, les... là, je veux pas que. Je, moi je suis d'accord avec vous autres là. Moi je pense que. Je fais l'avocat du diable puis... Euh... Je fais l'avocat du diable, puis je pense, d'un côté purement marketing, là. T'sais exactement pour la même raison pourquoi je pense que Crosby sera jamais échangé de, de Pittsburgh, t'sais. Pas parce que il devrait pas être échangé, juste parce que t'sais, pour une question marketing, ça se fait pas. Même gagner à Coupe Stanley, ça va compenser, je te jure ouais ça, je suis suis d'accord. De toute façon, c'est qui présentement les joueurs les plus populaires quand tu regardes dans le vestiaire présentement et tout? C'est Subban, c'est Price, c'est Patriarity, Gallagher, Galchenyuk. C'est pas mal ces joueurs-là. Ils parlent toutes pas français. Je pense qu'on a tous passé par-dessus ça. Oui, je dirais pas non à avoir un Jonathan Drouin qui joue pour nous puis qu'il euh, soit en, bon, puis qu'il parle français. Il commence, lui, à rentrer dans la catégorie des, euh, des espoirs obscurs et à risque. <rire> ben, il est arrivé, je veux dire, euh, parenthèse, écoute, là, il, il est jeune en, encore. C est, c est, moi, tant qu'à moi, c'est juste que le problème avec lui, c'est peut-être qu'il y a la « pression » entre guillemets de, de McKinnon, entre autres. Là. Ben, dans et... sa cuvée, ils sont tous en train de le dépasser. Le ouais, top 10 ouais. a tout dépassé oh, Ouais, Oui, mais tu sais, c'est pas Grigorenko encore, là. Ben ouais. en même temps. Grégory Co, tant qu'à moi Il je était sais, tellement moins bien entouré. C'est ça, qui arrive. C'est que dans un club élite, tu te dis ben écoute, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir l'aider à, à s'améliorer, puis c'est pas le cas, tu sais. Ben justement, il y a pas de temps de glace non plus. Fait que... En tout cas, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas un grand fan de Droguy nécessairement, là, mais, mais bref. Puis, euh, on continue à mon sujet là, parce que c'est ah ouais, passionnant. Ouais. Euh, Emeline, est-ce que vous les changeriez Je pense que oui. Ouais, si oui, oui, oui. Euh, moi, j'avais pensé à un échange. Je me dirais ce que vous en pensez. Je vais faire mon Jerry qui sort des échanges de mon chapeau. <rire> euh, moi, j'échangerais... Je tenterai du moins, d'échanger, même si Craig McTavish n'est plus là, je tenterais d'échanger Emlyn et Foucalé à Edmonton contre Naël Yakupov oh, non. et un prospect quelconque. J'aime l'idée. J'ai tant qu'à prendre un guess... J'ai entendu avec... Jerry Chiolé là, mais... on oh, entend c'est c'est Yakupov je sais pas c'est quoi. pas Yakupov. Ouais mais moi je dirais avec Léon là. Non, non mais moi, Léon, non, j pense j pense je pas, pense pas pense pas qu'il échange change. Non, moi non plus là, mais parce que tu si tu regardes la ligne de centre là, tu euh, euh, euh McDavid, euh, euh, ouais, David, Ryan legend hopkins Léon, puis t'as euh, après ça tu as, as un centre défensif là, euh, Lander puis du monde de même là, mais tu sais dans le top 3 des centres offensifs Il y a comme plus de place pour Léon. Oui. Fait que tu sais, il peut peut-être être sacrifiable. Sinon, ça va être Nujet Tompkins qui va être sacrifié. Oui. Moi, parce que c'est juste que si Yakoupov, il a comme plus. Même s'il a été backé quand même à la fin de la saison, ils ont, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas les changer et tout. Moi, je trouve qu'il y a déjà un pied en dehors. Fait que je me disais, c'est une occasion d'aller le chercher. Est-ce qu'avec Galcinok, ça va marcher, on le sait pas. Mais moi, j'aurais justement profité du moment de mettre Galchinok. On a besoin d'un allié. Fait que tu dis, on met Galchinok au centre, on met Yakupov avec lui. Puis on verra ce que ça donne. Est-ce que ça peut foirer très bien? Mais est-ce que ça peut être pire que Emlyn qui se fait traîner par Petrie pis qui est pas capable de jouer, là? Emeline en ça, série, là, ça faisait dur en sacrament, là. Quand oh, même en saison, ça faisait dur. Ouais, Albert, le euh... Non ouais, mais. Euh, L'affaire, c'est que. Je dis pas non à 100%. Là, je veux dire, oui, c'est un bon trade. C'est juste que j'entends je... tout le temps trop souvent. Edmonton, Everly, Yakupov, puis je comprends pas pourquoi. Mettons, tu m'as donné des meilleurs arguments, mais il y en a des fois, je me moi, pourquoi ça vas chercher Yakupov Oh, il y a joué Ouais, puis C'est là le junior, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement différent, c'est un autre monde, puis ça fait un bout qu'ils ont pas joué ensemble, puis, tu sais, je suis pas sûr que c'est tout le même joueur, qu'il était dans le junior, Yakupov, c'est la même chose. Ouais, même temps contre Emlyn, tu perds pas grand-chose. c'est sûr, c'est sûr, c'est pour ça je dis, le trade n'est pas mauvais, c'est juste que... Je... Je as le droit, t aimes, t aimes juste... Mais... T'es juste pas un grand fan de Yakupov, là. Ah, c'est pas que je lis là, c'est juste... Pourquoi lui? T'as le droit, là. T'es un monstre, mais t'as le droit. <rire> <rire> mais c'est ça, c'est parce que l'association est facile avec Montréal, vu Galchenov. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, comme JS a donné d'autres arguments qui sont meilleurs, c'est pas si pire, mais en tout cas... Euh, d'autres choses Jess dans ton plan euh, là, deux, deux dernières euh, petites choses Ben en fait il y a quelques petites affaires là, mais je vais aller vite, faut aller vite je ne vais pas non plus nous, nous retarder vous ressignez Petrie on s'entend oui. ça, ça dépend du prix là. Ouais, 5, ben, 5, regarde, euh, ça à 5.5 euh... ça fait du sens là, mais au dessus de 6 non Bon, ça se pense pas que ça se rende là honnêtement il y a deux défenseurs euh, intéressants sur le marché il y a lui puis il y a le gars qui va retourner à Toronto là, qui comprend pas Friendson. espèce d'idiot c'est les deux meilleurs Les deux meilleurs défenseurs. Il y a d'autres bons défenseurs, mais ils ont tous des, des, des, des, des trucs qui vont moins bien dans. Ils ont, ils ont comme vraiment des, des, des choses qui sont moins bonnes quand même sur eux. C'est les deux plus jeunes, les deux plus intéressants. Les deux euh, ils ont, ont 27-28 ans, sont dans la fleur de l'âge. C'est le moment parfait pour aller chercher le top argent possible. Et je te le jure, là, je te le promets, si c'est pas parce qu'il y a un amour de Petri envers la Ville de Montréal, le gars va aller chercher probablement autour de 7-8 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un DG Cav qui va faire de la surenchère. Ça, c'est Jerry qui m'a appris ça au Non, mais comme Matt Niskanen, il avait eu un contrat assez dégueulasse, puis là, il ne fait plus grand chose. Là-dessus, tu as raison, mais on dirait que moi j'ai un espoir qu'on va être capable de signer à peu près à 5 points. J'espère qu'il a aimé serrer assez à Montréal pour dire je vais recommencer Il a l'air de dire qu'il va vouloir. qu'il veut renégocier ça. Mais ça, c'est le langage. Oui, mais c'est mieux que Vanek qui était comme. L ah, la game était finie puis il y avait déjà ses bagages dans les mains il jouait avec les Canadiens puis il y avait les cuissons du, le, du Wilds-Minnesota du qui sont de Jose <rire> au moins puis tu il a eu l'heure d'avoir du fun puis à la fin il a dit ben moi j'aimerais ça, ça serait... ma priorité numéro un même si on s'entend qu'il y, y a un dollar sign à côté là. mais il, a, il disait que ma priorité numéro un c'était rester ici fait que tu sais déjà je trouve ça encourageant on verra ce que ça donne là. mais moi je suis sûr que je le signe Mitchell faites quoi avec on le garde ben moi ouais, je le garde tout, de toute façon bon, est est on, aussi, on, on est d'accord on est d'accord bon. Ben, et combien t'as dit? Euh... 800 000. Jeux, ah, ouais, moi, je, je pense qu'il qu va aller chercher quasiment 2 millions. Non, là, wow, wow. Euh, euh, wow. non, non, wow, wow. 2, le millions, marché des 2 joueurs... millions, je ne signe pas. Ben, moi non plus, mais le, ma... le problème, c'est que le marché des joueurs autonomes s'est rendu ça. Ah, oui, non, je suis totalement d'accord. mais fait si. tu sais, les millions, joueurs moi, j'essaierais de leur signer, au pire, tu sais, un, un, un, un, un centre de, de quatrième ligne qui gagne des faits, offs puis qui est quand même, qui va te faire un 20 points. Mettons. Bon, on mettra de la rose. Bye. Merci, bonsoir. C'est plus ben... que 1.5, c'est Bye ça Je donne pas plus, non plus, mais ça va être probablement autour de ça, tant qu'à moi. Sinon, moi, j'explorerais peut-être la signature, d'un parce que là, présentement, tu regardes la défensive. Mettons que tu échanges Emeline, selon mon move. Tu échanges Emeline, tu as besoin, tant qu'à moi, je suis un peu conservateur, comme je disais, j'ai besoin de trois défenseurs gauchers, trois défenseurs de droitiers, plus un backup, qu'on s'en fout comment, qui comme quel côté qui tire. Fait que là, tu as Beaulieu à gauche, Markov, quelqu'un d'autre, mettons Tinordi. <rire> puis à droite t'as Patrin, Petrie et Souban. T'en là, mais peu importe. Fait que là il nous manque un, un, un défenseur gaucher. Puis si tu regardes à Hamilton t'as fuck tu t'as rien. Fait qu'est-ce qu que vous penseriez vous Je sais pas si... moi je l'ai vu jouer un petit peu là. C'est un gars qui est capable de manger des minutes, qui est pourri offensivement mais qui est quand même bon défensivement puis qui mange des minutes. J'essaierais peut-être de signer euh, dépendamment son salaire bien sûr, André Secara. Qu'est-ce que vous en penseriez de ce gars là Est-ce que vous pensez que ce serait un bon partenaire à piquer Subban? Oh, Vraiment ouais. pas cher pour rien. c'est ça. Tant que ça? Vous l'aimez pas, pas tant que ça? Non, pas tant. Non, mais je suis d'accord avec le fait d'aller chercher un joueur qui est capable de, tu sais, un joueur un... juste dans le style ouais. euh, un cool genre minute. de minutes. C'est mmh. ça. Est-ce euh, qu'il faut quelqu'un qui peut jouer avec Souban, qui peut jouer défensivement, à moins que tu mettes tout sur Beaulieu, mais là, euh, c'est risqué. En même temps, ça, le, le côté défensif Beaulieu, je l'aime un peu moins parce que j'aime son côté offensif, surtout à mm -hmm. la fin de l'année, qui a commencé à prendre plus d'expérience, puis tu voyais qu'il était confiant. Peut-être pas Sekérol, j'ai pas de nom en tête, honnêtement, là, mais je suis d'accord avec d'aller chercher un joueur qui est... Euh... À la Georgia le Georgia Style. Ah. Là, mais on s'entend à CK aussi, il veut venir ici puis qu'il signe à un million puis gros max pas. Ah oh, ça sera pas ça, là. Il est agent libre sans compensation, mais tu sais. Il, il ça, va sûrement aller chercher un 3-4 millions certains selon le marché d'aujourd'hui. C'est sûr, mais c'est sûr. Mais, juste pour ça, j'ai ça. C'est sûr que c'est là mettre... pour flusher à tu t'es comme pas plus avancé, là. Non, mais c'est ça. j'ai mieux mettre mon cash ailleurs, tu sais, C'est juste parce que j'ai tellement pas confiance en nos défenseurs gauchers présentement que je, je me disais, il faut trouver une solution. Est-ce que c'est par transaction peut-être? Je ne sais pas. Et Tinordi n'est pas prêt à prendre ce rôle-là. Ce rôle c'est de jouer avec Souban. Markov, on a vu que c'est un solide défenseur, mais il n'est pas capable de jouer avec Souban 95 matchs de temps et euh, Beaulieu, lieu, je suis pas sûr que ça serait un bon partenaire pour Subban. Fait que, en tout cas, on pourra explorer d'autres choses là, Mais j'avais pensé peut-être à Sekera parce que j'ai fait le, le taux des agents libres en compensation côté défenseur, puis c'est tout des droitiers. Fait que t'as tu t'as Mike Green que on s'entend, que c'est de la chnute. T'as euh, Friendsen, t'as plusieurs. Fait que on dirait qu'il n'y a rien vraiment intéressant. C'est plate là. Tout le monde, tout le monde a leur joueur. Fait que là, y a les, le marché des joueurs autonomes ouais. ça fait dur. Ben moi, je, je pense, je regarde du côté de Boston. Il y a Adam McQuaid, 28 ans. Ben est-ce qu'il est capable de d'aller chercher autant de minutes que ça Est-ce que tu sais, je le ouais. connais pas assez là. Es-tu gaucher Je sais même pas. J'ai aucune idée, pour vrai okay. là. OK. Mais bref, peu importe. fait que euh, C'était pas mal ça, mais euh, mes, mes petites interrogations par rapport euh, au line-up, euh, j'ai pas de plan précis, c'est sûr que je changerais Les droitiers, euh, si... euh, McQuaid. Ah, fait que t'es pas même plus avancé. En tout cas, si tu te fies à ma stratégie, là, qui est ouais. tout le temps d'avoir euh, trois gauchers, trois droitiers, c'est pas tout le monde qui font ça, puis ça marche pas nécessairement tout le temps, mais euh, j'ai tendance à fonctionner de cette façon-là. Sinon, au pire, tu t'essayes. Euh, si t'es capable de marcher avec deux droitiers, au pire, tu mets euh, Patrin, mettons, avec Souban. Moi, Patrin, il m'a vraiment impressionné. Fait que euh, je, je. Moi, j'aime tu... beaucoup là Ouais, moi, euh, moi aussi. C'est comme, tant qu'à moi, il a shifté Emline. Fait que je fais comme ben fin. Moi, j'ai hâte de le voir au camp d'entraînement. Juste pour voir justement s'il a gardé la même game. Mm hmm Voir s'il n'a pas perdu. Des fois, il y en a qui sont de même. Ils font un petit flash. Euh, tu sais, moi, wow, l'année prochaine, même Beaulieu, j'ai hâte de voir, là, parce que... Euh, J'aurais peur qu'il arrive pis qu'on. La, la même routine recommence. Ah, oh, t va prendre sa place, non? Beaulieu, Paterine, c'est moins bon, blablabla, t il commence pis c'est de la merde puis tout change, là, c'est... J'ai hâte d'avoir de, de la constance de la part des jeunes défenseurs, parce que c'est. À chaque année, c'est jamais pareil. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, ben la bonne nouvelle, c'est peut-être pas si bon que ça, là, mais c'est que l'année prochaine, même si tu signes P3, t'as pas le choix de faire jouer tes jeunes. Ah, c est c est présentement, tu regardes le line-up, puis Tinordi a sa place. Ah, a ça fait mal là, ce que je dis là. Mais Tinordi a sa place, il a personne d'autre. Darren Deeds, là, je m'excuse, who the fuck là? Puis Magnus Nigren, <rire> il est reparti jouer en Suède on oublie ouais, ça. Lui, lui il a cassé son entente avec le Canadien. il n'y a plus de lien du tout. Euh, faut l'oublier. Ben c'est ça. Fait que là tu te retrouves avec tes Dalton Thrower puis tous ces défenseurs là, c'est des joueurs qui ont tellement jamais n'a pas le choix d'aller chercher au moins un défenseur sur va oui, ça j'ai Brett out. On va faire monter Brett Learn-Out, non Ouais. Il n'est pas prêt encore. demande deux ans, trois ans. Il se sera jamais prêt ouais, peut-être non plus. <rire> non, mais pour vrai, euh, je suis je... Ouais. Ben en même temps, tu sais peut-être une sortie de quoi là <coughs> En fin de saison, il va faire un échange. Il wow, j'avais jamais vu ça. Puis finalement, il ouais. changer de quoi. Puis ils me font, moi tu n'as rien donné pour. J'ai, j'ai, j'ai hâte. Ma période Souhait, préférée. Souhaitons-le. <rire> On le souhaite tout le temps. Euh, un autre sujet, quelqu'un euh, Moi, j'en ai un. Ok, go. Euh, quelle est votre sorte de tarte préférée euh, <rire> J'hésite entre bleuette <rire> et, <rire> et sucre. sucre. Ouais, sucre ou pomme. Pas calme, c'est bon. Tabardin, <rire> non. Euh, bon euh, Non, moi j'ai écouté les séries, euh, je les écoute surtout à la radio parce que je travaille le soir, donc.. Ah euh, hey, bienvenue dans l'équipe! Je peux juste les écouter five. à la radio. Puis on s'entendra que de toute façon la meilleure équipe, c'est euh, la meilleure description à est radio. Là. Mais oui. bon, on reviendra pas là-dessus. C'est juste que pendant le game, il parlait de ça, puis je trouvais que ça avait sacrément du bon sens. C'est <rire> pour les popettes, c'est intéressant. <rire> on l'a vu surtout dans la série euh, Canadien Lightning. Puis euh, honnêtement, je ne suis pas vraiment les autres. J'écoute pas les matchs, en fait, donc je peux pas vraiment le voir. Mais l'attaque. Euh, le power play. Parce que mm -hmm. j'essaie de le retrouver trouver en français, mais je ne le trouve pas. Le, <rire> le jeu de glissement. Su la supériorité numérique. Euh, C'était pas fort ni un ni de l'autre. Ni d'un bon ni de l'autre. C'était zéro pas mal. Euh, C'était zéro pas mal de tous les côtés. Et, et, et tu regardes ça aller, et plus ça va, et moins le, la supériorité numérique a de l'impact lors des matchs. Et je sais que ça commence à se parler euh, chez, les, euh, chez les directeurs euh, généraux puis tout ça, pis de, à, dans la ligue, et ils commencent à essayer de trouver des, des, des moyens peut-être. Parce qu'à la base, là une pénalité, là c'est fait pour... Pénaliser. si tu donnes une pénalité pour un joueur fautif et que ça n'a aucun effet ben rendu, ça fait juste que la, la, ça, ça vaut plus la peine de pénaliser, de, de, de prendre une pénalité que d'avoir un avantage numérique, tu sais, fait à un moment donné, je trouve que ça perd de son sens. Pendant Et... un certain moment dans la série du contre le Lightning, j'étais convaincu que John Cooper avait développé une nouvelle stratégie, prendre des pénalités parce que le Canadien était capable de marquer un avantage numérique, fait que ça devenait comme un mais avantage. Mais c'est ouais. ça, ouais. mais c'est juste, tu sais, ça marche plus le, le concept de pénalité. Prend on, on même plus, tu sais, rendu qu'ils ont, qu ils ont, ils ont aggraver les pénalités dans le sens que tu sais moi quand ils sortent une pénalité pour avoir sorti la rondelle là, oh je, je, ça ça me fait mal ça ça, ça jaillit ça là cet astique de pénalité là On parce va que retarder le jeu. parce que 9 fois sur 10, tu sais c'est pas pour avoir retardé le jeu ce qui a pas fait exprès tu sais ça donne à rien mais d'un autre côté tu donnes des pénalités qui n'ont donnent... qui ont aucune conséquence donc pour vous est-ce que est-ce que ça fait du sens de 1 Et si oui, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer ça? Ben non, moi, je sais que ça se difficile. jase euh, le, le, le fait de, euh, même s'il si y a un but dans une pénalité, qu'elle se poursuit jusqu'au bout. Là. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Totalement. Tu as deux minutes, tu as deux minutes, as, là, je trouve bout. Si t'as trois buts pendant la superité, la prochaine fois, tu feras attention. Il me semble que ça ferait plus mal. Puis pour expliquer ton affaire de Rondelle qui revole euh, dans, la, dans la foule dès qu'il y a une pénalité, euh, le... Comment je peux dire? Là, il donne une pénalité parce qu'avant les gens, les joueurs utilisaient ça pour faire les changements. Ah oh non, non, non, je sais, c'était c'est. Mais euh, tu sais, juste que ils font ça parce qu'avant ils en abusaient, mais donc là ils peuvent plus en abuser, fait qu'il y a comme plus personne qui fait ça. Mais ça fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un le fait, c'est sans faire exprès, puis il y a une pénalité quand même. En tout cas, c'est. Ouais, comme... non, je suis d'accord, mais moi je pense que juste si tu mets un 2 minutes complet là tu viens de régler bien les affaires. Parce qu'il parlait aussi de mettre genre euh, 3 minutes de pénalité au lieu de deux ou trois, quatre, vingt, douze. Je, je 12, bien avec moi, ça. Toi, euh, Moi, j'ai une transition, pas une transition, mais j'ai un, euh, comment je pourrais dire, un compromis à faire parce que moi, je suis conservateur, je l'ai dit. <rire> euh, moi, met, <rire> mettre deux minutes complet, ça me gosse personnellement notamment parce qu'on a une équipe qui a, des, qui a un piqué sous bande dedans et qui prend tout le temps des pénalités fait qu'on se ferait fourrer. <rire> par contre moi j'aurais tendance à dire tu peux pas dégager c'est tu sais, comme euh, quand on le sait toutes mais quand on est en penalty kill tu peux dégager comme tu veux puis c'est dans le sac là. Ouais, moi j'aurais tendance à dire on peut pas dégager il faut que tu te rendes dans la ligne rouge pareil fait que ça, ça ça rendrait le jeu peut-être un petit peu plus dynamique puis imagine en deuxième de la période pardon quand, imagine en deuxième période quand tu as le changement loin Oui, exactement, c'est ça. Fait que Tu te dis, on aurait tendance à peut-être, il euh, y aurait peut-être un petit peu plus de buts, euh, mais pas tant que ça, ça serait pas dramatique. Puis en même temps, euh, ça serait, ça serait donnerait plus un plus gros challenge, je dirais, ou, euh, à l'équipe qui à y repenserait peut-être un peu. Je trouve que c'est un genre de petit compromis ouais. de mon côté parce que j'ai de la misère moi avec, euh, tu sais, euh, comme tu dis, euh, deux minutes complets parce que, à moins d'avoir un bon penalty kill, ben tu peux te faire scorer bien des buts. Bon. Puis, puis je suis un peu d'accord avec toi parce que. Tu sais, même si.. Justement, en fait, si tu mets un 2 minutes, mais tu peux compter plusieurs fois pendant le 2 minutes. Ben, ça risque pas vraiment vraiment de faire la différence vu que t'as pas.. Tu comptes pas anyway. Enewé. Mais si tu fais la, la solution que tu proposes, hey, je m'excuse, là, mais moi je me vois déjà genre stressé au bout de mon banc quand il va avoir une pénalité parce que Pas droit de, de dégager, là. Mm -hmm. ben là, correct. ça devient dangereux. C'est correct. Faut falloir que tu augmentes ton, ton contrôle de rondette. Ben ouais. c'est ça Là, je serais. Je pense que ça améliorerait juste le jeu, la solution que t'offres. Ouais, yes, euh, euh, tu devrais travailler dans la ligne nationale. <rire> non, il est trop compétent. J'ai ah, envoyé mon CV, mais c'est drôle. Euh, j'ai envoyé mon CV à euh, <rire> Gary Tu <Batman, okay, rire> T'es pas trompé, t'as pas mis un U à la place du E. Là. Non, j'ai pas mis Gary Batman. <rire> Mais euh, moi, l'argument que je euh, verrais peut-être plus négatif dans le fait de mettre la pénalité au complet, même s'il y a des buts, c'est que dans un certain, dans une certaine mesure, on donne plus de pouvoir aux arbitres, Puis Dieu seul sait que c'est pas ce monde-là que tu veux donner du pouvoir d'une game de hockey. Là. À la limite! -tu dur en série cette année? Ouais. Ah, toute la saison, ça fait trois ans, Je, faut, faut ouais. que tu aies pu On ça. pas de le dire, wake up! Non mais euh, au PDP, il y a une affaire que tu peux faire. Si maintenant, tu te donnes un deux minutes, S'il y a un but qui est scoré, t'enlèves une minute à la pénalité. Ah oh, ben là, c'est compliqué. Fait, là, mais, euh, euh, de, faire, arbitres de faire des matchs, là. Il y a déjà de la misère à ah, afficher non, mais... le temps <rire> sur le <une> canal. <rire> c'est ça. Hey, moi, c'est tout calculé, là. C'est pas compliqué. Moi, là... ta solution, là, la seule chose que je vois, je vois, c'est 20 minutes de plus à un match parce qu'il faut qu'il y ait Toronto <rire> pour ajouter le bon nombre de <rire> millième de seconde. ben non, mais non. Il y a un but qui est scoré. Tac, t'enlèves une minute. Ça, oui, ouf, et et du Dieu sait que ça marche de même. Et ouais. <rire> Mon nez était très bon, non? La vieille technologie des années 40, on va tout être obligé de changer ça, là. ouais non? <rire> ça n'a pas de bon sens. Uh... Hey, euh, J'embarque sur un petit sujet, OK? Rapidement. Euh, menace de KHL. On a vu des rumeurs passer comme quoi euh, Alex Galchenok aurait eu des... Euh... Ben, en fait, il y a des équipes de la KHL qui seraient intéressées pour aller le chercher. Et hier, c'était ou avant hier, c'était le repêchage d'entrée... Euh, L'équivalent de la KHL, là, mais euh, euh, de la Ligue nationale, mais dans la KHL, donc pour les recrues. Et il y a une équipe qui repêchait en première ronde, septième au total. Euh, Brazek, le gardien de but euh, des euh, Red Wings de Détroit. Et ça arrive des fois qu'il y a des joueurs qui sont dans la Ligue nationale qui sont repêchés pour avoir les droits euh, au cas qu'il y aurait un transfert, mais jamais en première ronde, parce que c'est un trop gros risque. Et donc, euh, il pourrait y avoir deux jeunes joueurs de la Ligue nationale qui quittent vers la KHL. Commencez-vous à avoir peur de cette euh, ligue-là à l'autre bout? Euh, Pensez-vous vraiment que ces gars-là pourraient changer d'adresse? Moi, j'ai deux arguments. Euh, un, un crash d'avion et euh, <rire> un, un d'autres qui a failli crever au banc parce qu'il a une en fait, crise a... cardiaque. Sérieusement. Il y en a un qui est mort. Ah, ben ça, il est, est décédé. Bon, Chez Rapano, bon. oui, il est, est décédé, ouais. Moi, ouais, je sonne ça même, là. mais ça Là, il broche à fond et en tabac. Tu sais que ça s'améliore, puis tu sais... Il... Il implante beaucoup d'argent dedans, mais pour vrai, là, moi, si j'aurais le choix entre la Ligue nationale... Là, je parle vraiment des joueurs comme qui ont une chance. On s'entend, temps. un joueur qui a pas de chance de faire la Ligue nationale, à la limite, d'un un deuxième plan. Mais tu sais, comme Galchenyuk, je sais, ça avait sorti sur internet, puis j'avais commandé. dit « Bullshit, c'est de la merde ». Le seul moyen, ça serait qu'il finisse carrément sur un quatrième trio qu'ils le renvoyent à Hamilton. Sinon, c'est sûr qu'il va rester en Ligue nationale, là. Mais Razek, comme tu dis, c'est juste une question de droit. De voir Jamie Howard comment il a je sonne même, même, il va peut-être donner le numéro un aponde. pas long. que <rire> ça m'étonnerait qu'ailleurs. Aille euh, non, moi j'ai. Je vois pas de menace en tant que telle. Tu sais, quand tu vois un gars comme Yarme Yaguer faire 3-4 saisons, peut-être 4-5, je ne sais pas trop combien, là. puis revenir dans l'international. nationale. Encore là, il me semble que ça, ça donne un argument de plus. Moi, je dis qu'il y a trois raisons pourquoi tu veux aller jouer dans la KHL. C'est que tu n'es pas assez bon pour faire la Ligue. Faire plus d'argent. Ça tu sais. Ouais, sauf que même encore là, je veux dire, les... ils commencent à avoir les moyens d'aller chercher des joueurs de la Ligue nationale, mais c'est pas la Ligue nationale encore. tu sais. Autant côté argent que du côté prestige. Tu sais, dire que tu joues dans la KHL, c'est pas dire que tu joues dans la NHL. Tu sais, Tous les joueurs quand ils étaient petits et qu'ils jouaient dans, dans, dans, dans leur cours d'asphalte chez eux, si c'est de l'asphalte russe ou de l'asphalte québécoise, on s'en fout. Ils rêvaient tous de jouer dans NHL. Donc, moi je pense qu'il y a les trois raisons. C'est justement euh, t'es pas assez bon. T'es une tête brûlée genre tu euh, tu sais ou euh, d'ailleurs des rumeurs qui c'est le genre de qui est comme aucune équipe qui capable de sentir puis qui t'allait jouer euh, <rire> en coechel parce que c'est euh, entre autres c'est ça et où toi tu, tu peux te le permettre genre il y a guerre comment dire il y a déjà il y a déjà y, Il y a déjà sa carrière dans le derrière de lui. Il peut même aller jouer dans ouais. une ligue de garage n'importe où parce que ça y tente et que c'est <coughs> le fun pour lui. C'est chié chier de la KHL. <rire> <rire> non, mais ça, c'est des affaires. Puis tu sais, on s'entend. Euh, je, je vais donner un exemple. Il y a Kovalchuk ouais. qui a pris sa retraite de la Ligue nationale, qui est parti dans KHL et qui veut revenir dans la Ligue nationale. Tu sais, je veux dire, je sais, À moins que t'es russe, t'es dans la fin de carrière, tu t'en vas là-bas pour être avec ta famille, je comprends. Là. Mais encore là, tu vois, il y a des joueurs qui sont là-bas puis ils veulent revenir. Euh, il y a guerre, tant qu'à moi, ça ferait longtemps qu'il aurait pu se retraite. C'est juste parce qu'il veut se cacher encore puis qu'il est capable de jouer. <rire> mais, mais tant qu'à moi, là, les deux plus grosses menaces de la NHL, ça a été la euh, Ligue mondiale. Oui, Alors, ouais. Mondiale, ouais. la mondiale. mondiale. Puis bon, c'est tout comment ça finit. Nous, on allait chercher un joueur de talent, puis pis, pis, pis c'est mort. Puis la deuxième, c'était, je euh, sais pas si ça s'appelait la AKHL, mais dans le temps de l'URSS, parce que bon, les autres, il y avait la moyenne maudit de garder leurs joueurs russes chez eux. Ouais. <rire> mais euh, ça, ta famille. C'est ça, tu sais. Mais je veux juste en revenir sur, tu as dit un argument, là, le fait que les jeunes, ils rêvent pas de jouer dans KHL, mais avant, elle n'existait pas. C'est sûr qu'il n'y avait pas le référent, Mais Astor, je pense que dans 5, 6 ans, 6, peut-être 10 ans, ben là les jeunes Russes, ils rêveront plus à l'Iglie nationale. Là. Ils ah, vont rêver à, KH, à KHL. Ouais, mais c'est parce que l'Europe aussi, là, ça commence à être intéressant pour les équipes d'Europe. Parce ben, que ils les... Ils seront là-bas. Mais tu dire... chaler, voir plus de à Montréal. Peut-être. Vous... <rire> <rire> tu te dis, est-ce que vous commencez à avoir peur? Peut-être commencer un petit peu, genre, dans le fin le fond, genre... Mais pas avant, genre... Ça se compte en dizaines d'années. Ça se compte pas genre dans 5 ans. Là, non, ça va être euh, dans 10, 20, 25 ans comme il faut là, que ça pourrait commencer à être un challenger potable pour la NHL. Puis même là, il va faut, faut falloir que ça soit géré comme mieux que ça. Puis qu'il y ait les moyens financiers. puis juste va faire faire ça dans 10 ans. Non, parce, parce que la mafia est là-dedans. Parce que l'affaire qui se passe en Russie présentement, c'est que en plus, le rouble a crashé. Le, le, le pétrole est moins là, euh, la mafia est un peu là dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de la misère à se faire payer. Fait que moi la KHL c'est de la bullshit. C'est une ligue, c'est la deuxième plus grosse ligue au monde, mais c'est une ligue vide. C'est une ligue qui a pas de, il y a pas il y a pas il y a pas d'histoire, il y a pas d'argent dans cette ligue-là. On dira ce qu'on voudra. Il y, y, y a 5 six mille personnes qui vont en ces games-là parce que les aréna sont plus petites. Fait que c'est de l'argent sale qui paye pour ça moi être un joueur de la ligue nationale, à moins comme tu dis d'être fini ou d'être russe, je ne m'approcherai pas de la KHL avec une pôle de 10 pieds parce que tu t'embarques juste dans le trouble. Puis il y a beaucoup de joueurs de la ligue nationale qui s'en vont jouer en KHL puis qui ne sont pas bons à cause de l'ambiance générale, c'est la seule raison que j'ai pu trouver. Tu des gars comme le Cavalier dans le temps qui était encore bon qui est allé jouer là-bas puis qui était pas bon là. Fait que tu sais Moi, en tout cas, je, la KHL, elle me fait pas peur. Encore moins avec Galchenok. Je vois pas qu'est-ce qu'il qu irait virer là. Non, moi non plus. là. Il mais... va pas avoir un accent russe. Ça fait 20 ans qu'il habite pas en Russie, là. <rire> ben, fait en fait, que, euh... non, un nom plus qu'un accent. Là. <rire> <rire> puis tu disais, tu parlais, tu, tu disais, elle existait pas avant. Donc là, les, les, les jeunes, là, ils vont vouloir jouer dans la KHL. Mais en fait, pourquoi un jeune veut aller jouer dans, dans la NHL? C'est parce que ses idoles sont là. Mm -hmm. Puis, tu sais, il faut avant que ce processus... Ils vont pas vouloir le jouer dans le KHL, autant C'est comme si tu disais euh, la ligne américaine, ça fait longtemps qu'elle est là. Il n'y a personne qui veut aller jouer dans la ligne américaine qui a ça comme but. Il y a, y a pas ça. beaucoup de joueurs russes qui font que hey, « Moi, là je j's, suis vraiment un gros fan de Kevin Dahlman. Je veux vraiment être <rire> Exactement. À, à aller jouer euh, genre avec lui. » C'est <coughs> qui les, les, les, les idoles? ben Si on passe aux russes, avec tous les russes... Avec euh, a... les Datsus, puis Malkin... Ouais. Euh, Euh, tu sais ça reste quand même eux autres leur idole qui joue dans la netshell fait qu'ils vont vouloir aller jouer dans la netshell pour que, de, que que les jeunes veulent aller jouer dans la netshell il va falloir qu'elle chercher qu commence par aller chercher réussir à aller chercher un gros joueur euh, qui va peut-être en apporter un autre puis là c'est c'est un petit travail de longue haleine c'est vrai qu'il y a du déménagement en masse ben là-bas parce que sinon tu sais c'est ça c'est exactement le même l'association mondiale c'est ça que ça a fait tu sais sont allés chercher un joueur il y a personne d'autre qui a suivi puis C'est mort dans l'œuf, tu sais. Là, ça ne mourra pas parce que c'est. une ligue régionale, mais ça. Je pense que ça. Avec que ça prenne son envol, là, ça va. Ça va prendre du temps encore. Mais pour vrai, moi je pense que vous sous-estimez peut-être un peu l'impact parce que la Ligue nationale comprend de moins en moins de russes. Cette année, il y en a eu 28 seulement. Et euh, dans les dix dernières années, j'ai fait d'ailleurs un travail de saison à l'université. Euh, et euh, sincèrement, là, il y a des années où est-ce que. Tu même pas capable de faire des, des, des preuves statistiques, parce que dès que t'en as un qui se blesse, tu es fouré. Il n'y a plus assez de monde pour ouais. être capable de faire des, des preuves statistiques, puis de faire un échantillonnage qui fait du sens par rapport aux autres nationalités dans la ligne nationale. Euh, Je pense que peut-être que les Russes vont finir par puvenir dans la ligne nationale. Est-ce que les Européens et les, les autres pays vont suivre? Ça, je pense que ça ne se fera pas avant un, un méchant bout si c'est pour se ce faire, puis même là, moi, je, je doute énormément. Par contre, la KHL, j'entends dire qu'il y avait des visées envers la Chine, et ça, c'est un gros bassin de population. c'était capable d'embarquer le, le marché asiatique, euh, même si ça devient deviens, je pense, numéro 10, dans une population de 2 milliards d'individus, Ça fait du monde en battant, c'est pareil. T'sais. Ok, je pensais que tu parlais d'aller chercher des joueurs chinois parce que me l'a dit. Non mais si tu mais là, les joueurs chinois, genre de hockey, là, attends, <rire> oh, Richard Park, il y avait personne. Là, non mais c'est qu'éventuellement, tu vas en développer aussi, comme actuellement dans la Ligue nationale, euh, on commence à voir des joueurs de la Californie être repêchés au draft parce que euh, Sony Milano, là, qui a été repêché il y a deux ans peut-être par euh, les Kings de Los Angeles, c'est un gars de LA. Ben, ça a pris 20 ans ça a pris 30 ans avant qu ait, euh, depuis qu'il y a une équipe là-bas que les jeunes s'intéressent puis commencent à développer cet intérêt-là pour le sport Ben, ça va se faire tranquillement, le marché asiatique il y a des joueurs de hockey, il n'y en a pas beaucoup le calibre est vraiment euh, tout croche mais s'il y a une équipe de la KCL éventuellement il va avoir de l'intérêt éventuellement ça va grossir t'sais. éventuellement mais tu sais comme tu as dit genre, ah non, ça a 30 là. ans, là, ça va être comme encore dans 20, 25, 30 ans c'est pas, ah, pas, pas stressant Les meilleurs vont venir ici de toute façon. Ovechkin, il n'ira pas retourner en KHL. Parce que même Kovalchuk, tu disais il veut, il veut revenir parce que justement, ils ont de la misère à se faire payer là-bas. Tu sais, c'est pas faux là, ce que je dis là. Il y a des équipes qui ont de la misère à payer. Ouais, euh, fait que tu, sais, tu te dis. T'as l'équipe du président qui a all-in dans l'argent, on dirait <rire> genre le baseball majeur là, avec les, les Yankees puis ces équipes-là. Là. Exact. En tout cas, ouais. Euh, autre sujet il y a quelqu'un qui a encore de quoi euh, moi j'en je ai un j'en ai un qui vient de me popper dans le cerveau comme ça vas-y euh, en fait je veux qu'on en discute Cock à Toronto ah, ah merci C'était pas <rire> ça aussi. Ah, je l'avais ah. nice <rire> ok bon ben écoute euh, je pense qu'on a du stock à dire vu qu'on voulait tout en parler Euh, Mets-nous une prémisse là, Jerry, explique-nous comment tu vas aborder le sujet. Ben, moi je veux savoir de un, est-ce que vous pensez qu'il euh, a fait de la bonne affaire? Non! Euh, non. <rire> il a fait de la bonne affaire. Ouais, pour, pour lui ou pour l'équipe? qui il ne faut pas répondre tout de suite là. Non, non vas-y, continue. Euh, est-ce que vous pensez qu'il a fait de la bonne affaire? De trois. <rire> <rire> pour aller à Toronto. Euh, et de deux, est-ce que vous pensez qu'il va être capable? de remonter l'équipe, de la sortir du fond de tonneau. Je, je sais pas pourquoi, mais ma réponse de tantôt veut comme ressortir. Je... Allez-y, allez-y. tu peux répondre, vas-y. Non, non, mais euh, Jerry, euh, pas, pas, pas pas Jerry, William, vas-y, commence. Ton opinion, allez, parle-nous. De... Oh de... moi, moi, je suis un petit peu moins calé de vous. Calé OK, de... bon, <rire> JS, d'abord. Bye. Ouais. Non, mais... <rire> OK, mais... Bah comment est-ce qu'il a déjà gagné une coupe Stanley avec, oui. ou avec Detroit En 209. Oui. Oui. 2009 ou 2009? Non, Il a pas gagné à même aussi? Non. Shit, ça doit faire. Je sais pas, j'ai jamais connu Avant, mais je l'ai connu à Detroit. Bon ben. C'est parce que la seule raison pour qu'il l'a là, c'est parce qu'il y avait une raison à lui, là, je veux dire. Bah, bon, c'est Shonan qui dit. Hey, ça s'appelle de l'argent? Ouais, c'est ça, c'est. Il y a des personne. congés aussi en avril. <rire> je dis beaucoup. Il s'est dit genre Oh, je peux être le sauveur de l'équipe, je peux. Je, je sais pas. Tu, Je veux dire, est-ce qu'il a fait une, une bonne affaire, je veux dire. J'aime je crée que Bacon n'est pas au, au courant que c'est une équipe de merde, là. Mais c'est sûr qu'il y, que... y, y a des droits de regard aussi. Fait on s'entend que le ménage il va le faire comme qu'il veut. Mais tu sais, il y a une raison qui l'amène là. Fait que je suppose que. Il faut dire qu'il y a un mouvement positif à Toronto. Là je, puis moi je suis pas un fan de Toronto là, mais, mais Toronto c'est une équipe qui est pourrite depuis euh, des années, mais il y a un petit, une espèce de mouvement relativement positif qui n'ont rien prouvé encore, mais quand même, ils ont flushé le monde qui ont peur d'affaire là. Nous c'est plus là. Euh, euh, fait que, là ils n'ont même pas encore de GM là. fait que, mais tu dis <rire> un, peu, Shannon, un peu avant d'aller il... trop loin. Ils ont pas <rire> de GM puis ils cherchent un GM qui va laisser de la place à <rire> À Babcock à, à, à Babcock qui ne sera pas trop flamboyant. Moi, ça me fait capoter. <rire> en tout cas, continue. Mais en, en gros, moi, si je suis torontois présentement, euh, je suis quand même encouragé par ce qui se passe. Parce que justement, ils mettent de, du monde dehors. Euh, Puis j'aime comment Shanahan il a l'air à vouloir prendre les rênes de tout ça. Est-ce que ça veut dire que l'équipe va être meilleure demain matin? Non. Euh, je comprends par contre pas le move de Babcock. Parce qu'il y avait... Je pense qu'il y a quatre équipes dans les rumeurs. Il y avait Detroit, San Jose, Toronto, Buffalo. C'est ça que j'ai entendu con constamment. Euh, San Jose, je ne l'aurais pas pris de toute façon. C'est sûr que c'est le fun la Californie. Là, mais c'est une équipe qui est trop en début de, de, de, de, de rebâtissage, en bon français. Donc, ça été, moi, mon choix aurait été soit de rester avec Detroit par loyauté ou d'aller avec Buffalo. Parce que Buffalo, c'est une équipe qui est rebâtie Là, vitesse grand V, ils vont être ils bons. Sont, là. Ils vont être bons dans 2-3 ans. Là. Fait que tu sais, je me dis, c'était le temps de commencer avec un nouveau club, avec des jeunes, partir un, une, une équipe gagnante, avec beaucoup de leaders. eu Buffalo, c'est une équipe que je trouve pourrite, mais ça reste qu'ils ont des bons jeunes, puis ils ont des bons leaders présentement, qui sont prêts à, à au pire prendre un côté, prendre le côté un peu, puis être moins important. Euh, fait que moi, ça a été mon choix. Toronto... Soit Toronto, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que là, tu te dis, des, on a des vieux comme Faneuf. Ben des vieux. Des joueurs qui sont, mettons, trentaines, comme Kessel, Faneuf. Ouais, Robido lui, il est pas mal euh, vers la fin. Là. Mais tu as beaucoup de joueurs qui sont comme qui vont pas être bons encore 6-7 ans. On, tu parlais de ça avec le Canadien, là? Eux autres sont encore plus loin, mais ils sont pas bons. Même c'est des candidats idéaux pour une reconstruction. Oui, c'est ça, mais tu fais tu, tu une, moi, être Babcock, je veux pas aller avec un club qui commence une reconstruction. Ben donc, c'est pour ça qu'il est studio, il, il est y a tout le cash. C'est pour ça que, que je comprends cash. pas ce move -là. Moi, Tant qu'à ça, j'aurais resté avec des trois, les autres aussi, il faut quasiment qu'ils rebâtissent ou qu'ils commencent une espèce de mouvement de, de, de, de ça, mais on, ils ont quand même quelques bons jeunes, dont Tatar, Nyquist, etc., Marazek. Non, non, ils ont quand même... Mike Mike Ah, excuse-moi. Excuse. Oui, mais lui, par contre, est-ce que est avec, avec ou sans somnolence? Parce que je sais pas s'il fait endormir les <rire> défenseurs adverses. Mais bref, ça pour dire que je trouve que Détroit sont déjà mieux placés. Enfin, fait que j'aurais été soit rester avec Detroit à salaire égal, il y a ça aussi qu'il faut considérer, ou euh, Buffalo. Enfin, fait que Toronto, je comprends pas le move. Pour répondre à la question, je comprends pas le move de Babcock. Par contre, ben tant mieux pour Toronto, si on allés chercher un méchant bon coach, juste qu'il va perdre son temps pour les huit prochaines années. Moi, de la façon que je l'ai compris, c'est que Matt Babcock... Euh c'est la première fois qu'un entraîneur a le luxe de tester le marché un peu comme les agents libres tu sais, les, les joueurs qui peuvent faire exploser la banque et par respect pour sa profession, c'est ce que j'ai entendu entre les branches, a été pour la plus grosse offre salariale le but étant que euh, d'établir une nouvelle norme salariale pour le métier d'entraîneur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux est-ce que c'est logique comme. ça dépend, parce que c'est vrai que Buffalo donnait le même salaire Si c'est vrai, c'est de la boîte ce que je viens de vous dire là. Si c'est vrai. De ce que j'ai entendu dire, Buffalo avait une entente de principe avec Babcock. Ouais. C'était mm -hmm. quasiment fait. Puis ils, ils ont confirmé que c'était le même salaire qu'il offrait. Il avait les droits de regard aussi sur des euh, sur des joueurs et tout. Blablabla. Et euh, tout d'un coup, ça a l'air qu'à Toronto, c'était Guy Boucher, le gars numéro un. Puis que aussi. Babcock a appelé là-bas. Je sais pas pourquoi, mais il a appelé à Toronto. Il a dit « Hey !» « Tu veux-tu -tu, tu veux m'avoir comme coach? »« Buffalo m'offre ce salaire-là. »« Shannon a fait « C'est beau, je te donne la même affaire, t'es bien. » Donc, il est vraiment idiot. C'est un ouais. bon coach, mais un être humain exécrable. Je, je, je pense que ce gars-là... Un être humain, <rire> <rire> mais, non, mais Non, pas de milieu, là. <rire> <rire> mais non, mais dans, dans le sens que c'est un entente de principe avec quelqu'un, ça a moins des choses de dire « Ouais, je vais peut-être aller voir ailleurs. » Tu fais pas ouais, ça dans maintenant... le dos, euh... Encore là, c'est à prendre avec des pinceaux. On s'entend que le gars... Si elle, tout vient ça de est vrai, c'est Non, mais le gars vient de passer à côté de Mc David. Il était censé avoir Babcock puis là il glisse entre les mains, tu sais le gars, il est pas chanceux deux fois de suite là. Ouais. Oui, mais McDavid ou de Eichel, le club va être bon pareil là. Ah, c'est sûr, puis écrit, hey, mais ça va pas, mais Buffalo justement, mais Evander King il va être là l'année prochaine. Là. Eh, quand oui. même des Christie de mains ce gars-là là. là. Oh. Faut retravailler l'attitude là, mais. <rire> ouais. <rire> euh... Tu es en dépression, TS? Qu'est-ce qui se que passe là? Je suis tellement pas un fan d'Evander King. Non, mais moi non plus. <rire> Pour vrai, je l'aime vraiment pas, puis ce gars-là, c'est un. C'te un... Même la bon, maturité c est, c est en bas. C'est ça, c'est un hockey de problème d'attitude dans la chambre, là. Le meilleur avec joueur de l'échange, là, c'est Winnipeg qui l'a eu, puis c'est Tyler Myers. Oh, ouais, effectivement, ah, je d'accord. Ah, tellement pas. Ben moi, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Mais attends, ça dépend. Pour le moment, oui. Si Evander Kane est capable d'évoluer mentalement euh, avec des Georges qui crient. On va se le dire, Georges à Montréal a fait une cristie de bonne job avec les jeunes. Il peut faire la même affaire avec les joueurs là-bas, là bas là. Non, le meilleur joueur de la transaction, c'est Evander Kane au moment actuel. Puis le deuxième meilleur, c'est Bogosian. Les deux meilleurs sont à, avec, euh, avec Buffalo. Là. On, on va dire. parler en termes d'overall. Evander Kane est à 90, <rire> Tyler Meyer est à 88. Sauf, l'attitude, c'est un handicap. Pour vrai. Moi, c'est comme des gens qui me disent euh, hey, « On ouais, va aller chercher Dustin Bufflin euh, à Winnipeg pour l'amener à Montréal. Euh, » Non. On a beaucoup trop de McDo, ça serait dangereux. <rire> Bien Encore <a> ouais. <rire> ah, Le Max 67 serait populaire. Non, c'est ça. Ah, c'est sûr. Non mais non, c'est c'est c'est moi je tout le temps je le dis tout le temps c'est une question d'attitude des fois pour des joueurs. Il y a des joueurs qui sont partis à Montréal, c'est pour une raison. Il y en a qui partent, c'est pour une raison. Euh, mais comme je disais là, euh, je m'excuse mais Sergei Kostitine là, il pense que ce gars-là avait quand même du talent, mais il avait tellement une attitude de merde que je ne rien faire. C'est ça. Non, c'est clair, sûr. C'est tout. Cas, tout. <rire> <rire> <rire> Moi, si, si j'avais été euh, Babcock, je me serais même pas posé la question. Là, Ça aurait été Buffalo all, all the way. Là. Si tu vas être bon, là, puis pendant 10 ans, avoir des chances de gagner la Coupe Stanley un contender encore, puis que tout le monde pense que tu es un bon coach, parce que là, tout ce qui va arriver, c'est que oui, il va empocher son salaire de 50 millions pendant 8 ans, dont euh, je suis vraiment jaloux, mais euh, il va empocher ça... Mais sa réputation va diminuer, là. Ouais, il millions a va 4 millions de temps. <rire> <rire> <rire> oui, c'est clairement sa dernière équipe, là. Ah non, le, le gars, il peut pas faire de magie ce club-là. On pensait qu'il était un ex... Mais, tout le monde dit que c'est le meilleur coach de la Ligue nationale. Je peux le croire. C'est vrai que c'est un bon coach. Mais à un moment donné, les joueurs qui as sous la main, il y a un y y y y minimum là. que ça te prend. Puis Toronto, c'est plate, mais ils ont pas ce minimum-là. Tous les joueurs qu'ils ont en main sont vieillissants Euh, pour la plupart, là, ceux qui sont censés être le cœur de ton équipe sont tous vieux puis ils ont fini dans le bas fond du classement avec un club extrêmement ordinaire avec lequel t'es pogné. Je m'ennuie d'aïr Toronto. Je les ai pareil. Ah ben, <rire> <rire> moi, moi non euh, j'suis, j'suis... Mais moi je les ai, mais je veux dire, c'est plate à haïr un, un club qui est poche, tu sais. J'ai son meilleur, drôle. au moins euh, tu vas à les haïr, Eh Non, c'est juste drôle. Pour vrai, j'espère que ça va, ça va, les remonter. Euh, puis euh, moi, en même temps, je soupçonne un peu. Tu sais, il y avait une rumeur de la date limite des transactions de Dion Phaneuf à Detroit. Je, je, je soupçonne que c'était Babcock qui le voulait. Ouais, pas tant sûr. Peut-être la seule raison que l'a amené là-bas aussi. Je pense que c'est plus euh, Phaneuf <rire> qui voulait partir. <rire> ouais, aussi. Mais euh, non, mais, Moi, j'ai juste hâte de voir si euh, Babcock va changer de quoi. Imagine que le club, l'année prochaine, fait des séries. On va parler du syndrome Patrick Roy. Ça va être la même euh, affaire. Je souhaite tellement qu'il finisse dernier. Là. Ça serait drôle. Aussi. Puis, puis qu'il n'y ait pas le premier choix. Ce <rire> oui, sont encore par Edmonton. Parlons-en. Oui. À partir de l'année prochaine, les trois premiers choix vont être dans une loterie. Ce qui veut dire que que tu finis dernier, avant-dernier ou avant-avant-dernier. Ça se peut que tu n'ailles pas ton pic ça se peut que tu recules. Ouais. OK. Là, là vous pensiez que « Ah, c'est un mec David, il y avait du tanker, je sais pas, je ne suis pas se poser de vouloir perdre pour ça. Attends-toi attends l'année prochaine sais, qui est, est pas mal... Est coup. Oui, attends-toi, <rire> euh, William, qu'il y ait encore plus d'équipes qui, euh, qui, euh, qui vont tanker. vont tu sais tanker. pourquoi? Parce que tu vas finir 8, ben, tu vas faire les, les séries, tu vas finir 9, tu as une chance de ramasser le premier pick overall, tu as une chance de pogner le deuxième tu as, as une chance de pogner le troisième. T'es intéressant. Ça se peut que tu arrêtes de te battre. Tu penses que ton équipe est pas super bonne? Là? Ça se peut que quand tu es 9e position, tu fasses comme... Mm, ouais, finalement, je vais laisser faire les séries. Ça me tente plus. Ouais, c'est... ça va être dégueulasse. C'est ça, mais je suis d'accord. Ça. ça va être tellement dégueulasse, là. <rire> Il va y avoir deux équipes qui, les deux équipes les meilleures de la ligue vont faire genre « Ah, euh, oh, ben moi je vais essayer les séries, moi aussi puis les autres vont essayer de perdre. » L'équipe <rire> quatrième va tanker, il va échanger. <rire> Exactement. <rire> ben, puis, euh, on va écouter le hockey puis quand ton équipe va, va, va perdre, tu vas faire yes. « <rire> Non, mais ce que ça va faire c'est que les derniers clubs vont se forcer pour être un peu moins mauvais mais les clubs ordinaires vont se forcer pour être moins bons. Fait enfin, ça va faire un gros maton de clubs moyens <rire> <Okay. rire> Ben c'est ça, parce que que tu sois de dernier, c'est pas plus avantageux que d'être neuvième. Fait que tout le bon. monde va viser à la clôture, puis une fois que t'es sûr de pas... De, euh, où tu penses que tu feras pas une série, ils vont tous lâcher prise. Il va y avoir des clubs qui vont voir des séries avec 50 points, je <rire> ben, pensais pas, non, c'est ça. Tous les clubs vont toutes Les clubs vont rater les séries avec 79 points toute la gang. C'est ça que ça va amener. Ça va être compétitif, mais ils vont tous <rire> T'sais, tu comprends? Ils vont tous être dans le même top, plus temps. Tous les, les clubs vont avoir une moyenne de 500. <rire> Ce serait <curieux>. <rire> <rire> uh, Oh, On voulait le premier choix, puis gagner la coupe. <rire> C'est un <rire> peu <d 'offense. rire> euh, ouais. euh, Bon, bah, écoute, y avait quelqu'un qui avait un autre sujet? Moi, non. Moi non plus. Non? Moi non plus. Ben, faites le dos. Pas de passe à la balade, vous êtes poche les auditeurs. Moi j'en ai mille, mille sujets, sauf que on va finir à 2h du matin. Fait que je vais vous garder ça pour un prochain podcast vous allez m'inviter. Vous n'avez pas le choix de m'inviter de cette ce façon Une petite dernière, mettons. Une petite dernière? Ouais. J'ai pas le goût de finir ça tout de suite. J'ai le fun. Okay. C'est quoi votre sorte de gâteau préféré? Oh. <rire> Come <on>. yes! <rire> Come <on. rire> um. Les cherche, là. <rire> non, mais je, je, je l'ai perdu, genre. <rire> mais euh, je voyais aller avec... Ah, oh, c'était quoi? C'était tellement bon, en plus, comme question, là. C'était incroyable. Mais c'est pas... Là, je voyais avec... Euh, on, vu qu'on parle de... On parle de... D'hockey. On, on, oh, on parlait d'échange. Ah! Oui, <rire> oui. OK, c'est beau. Je l'ai retrouvé. En parlant avec moi-même, je l'ai retrouvé. Selon vous, là... On a parlé d'échanges toute la soirée, là. Ouais. Le pire échange de l'histoire du Canadien. Attends, une minute, Mike Ribeiro pour un... Non, non, mais il y en a, y en a quand livres. même... Euh, quand, quand même un maudit paquet de mauvais bah, échanges, moi, je là, quand tu penses, C'est le top 3, là. Mais, euh... même, si vous voulez vous attendre à Natchel au complet, allez-y, là. Mais selon vous, c'est quoi le pire échange? Ah, mon Dieu. <rire> euh c'est comme ça là, à froid là. <rire> euh, écoute un des pires que j'ai vu c'était l'échange de Gomez pour ouais, le que résultat vu. que ça a donné Il été, y a le monde il sort souvent Patrick Roy, là, mais l'échange de Gomez c'est vraiment de la chenoute aussi c'est à dire pour les auditeurs qui ne se rappellent point de l'échange exact euh, c'était un, un, un, un, un 8 buts qu'on a reçu contre, Mc... contre Ryan McDonough contre Ryan McDonough en fait, c'est Gomez puis l'excellent Tom Payet contre euh, Ryan McDonough, Chris ben, Higgins cool. puis Pavel Valetanko. Il n'y a pas un choix de ronde maintenant Je pense qu'il y a un deuxième choix, mais ouais, c est, c est, c est, c est je ne suis pas sûr. Je trouve ça drôle parce que je pose ça comme question, puis ça me fait mal les réponses-là. <rire> Moi, je, je, je, je vais y aller à l'inverse, puis je me dis que c'est la pire transaction, mais pour un autre club, euh, le repêchage de Guy Fleur. Je ne sais pas, connaissez-vous l'histoire C est, c est, c est... Moi je le connais parce que tu me l'as content de la dernière fois qu'on vu. Mais vas-y. Bon, ferme tes oreilles. Bon. <rire> là qui est DG de l'équipe euh, du Canadien à ce moment-là. Et lors de la saison 1970-71, euh, Fel Paris échange euh, un de ses joueurs et son premier choix contre euh, un joueur de l'équipe des Golden Seals de la Californie et euh, leur premier choix. Puis il dit Ils sont tellement mauvais, ils vont certainement finir dernier Fait que je vais avoir Guy Lafleur. Le problème, c'est que les Kings de Los Angeles, bataille de la Californie pour être mauvais, s'en ligne pour être encore moins bon. Fait qu'il échange le vétéran Ralph Backstrom contre deux joueurs de moindre valeur des Kings, et l'ajout de Backstrom permet aux Kings d'aller chercher une coupe de points supplémentaires et fait que les Golden Seals finissent derniers. Grâce à ce premier choix-là, le Canadien repêche Guy Lafleur, qui deviendra la vedette et membre du Temple de Renommée de la Ligue Nationale par la suite, et les Golden Seals deviendront une équipe qui n'existe plus et dont personne ne s'ennuie, surtout pas l'image publique de la Ligue Nationale, parce qu'ils portaient des patins blancs. <rire> C'est pas pire, une sale transaction de la mort qui tue Et euh, quand euh, des gens me disent, euh, me disent ah, euh, « Ah, faire expert de Perth, c'est une mauvaise idée, c'est pas de même, c'est pas fair », ben Sam Pollock, des des années 70, faisait déjà pire que ça. Ouais, j'avoue que Le but, c'est de gagner. Au excellent bout de la exemple. ligne. Puis, sinon, l'échange euh, ex... de Lindros, qui est un excellent échange. <rire> je m'en aurais dit la même affaire. <en vrai. rire> la tradition Genre, euh, de Lindros. Philadelphie au complet contre Lindros. Ouais. Quand même pas en même je, temps, il est... Je l'ai devant moi là, c'était euh, à Philadelphie, Québec, envoie euh, Eric Lindros et en échange reçoit Peter Fosberg. C'est déjà en partant là. Ouais, juste ça, c'est <rire> juste, juste ça, c'est valeurs, c'est déjà tu viens des des kiff kiff là. <rire> euh, Ron Extall, Mike R. Richie, Richie ouais, ouais. Euh, Steve Duchaine, Chris Simon. Kerry Hoffman, un chouette de première ronde de 1993 qui va devenir Jocelyn Thibault, <rire> qui vont le plus... ramener Patrick Roy <rire> <rire> plus 15 millions de dollars. <rire> ah. J'en prendrais juste un million, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. <rire> ah, <ben ouais. rire> wow, je, ça fait mal là, surtout si on sait que Lyric Lindross a jamais été le joueur qu'il était supposé devenir. Oh, ouais, ouais, ouais, oh, il oh, était oh, fort, c'est juste qu'après lui, comment ça on serait Non, il était pas. OK ouais, là, OK OK. okay, okay, okay. Je, je, je, je, je... Il était très bon là, mais je veux dire Eric Lindros veux... est dans les joueurs avec la meilleure moyenne de points par match <coughs> en carrière. Mais, mais ça valait pas ça, sais. Non, c'est sûr. Mais Parce que nous autres, on l'a connu, il est à la fin. là. Éric là c'est une des victimes d'un certain Scott Stevens. Ouais. Mais effectivement, pour, pour, pour mon opinion, celui que j'ai connu, la, la pire transaction que moi j'ai connue en tant que fan canadien... C'est vraiment celle de Mike Ribeiro euh, pour Yannick pour Minimo <rire> Minimo plus un choix de deuxième ronde je pense oh, Ça c'était un bon échange parce que qu'Yannick Minimo on s'entend que ça a été un solide défenseur pour nous là Il a... Il nous a ouais, apporté pour... On a gagné ce cette trade-là solide là, hein? Hein? Je pense qu'il est resté <rire> comme un an dans, dans NHL avant d'aller jouer en Suisse si je me trompe pas Bon, ça se peut. Tandis que Ribeiro a juste, a juste commencé à s'améliorer et devenir comme, la, un des meilleurs de la Ligue nationale. Uh. Écoute, t entends t entends finir un podcast euh... dans la souffrance ouais. la douleur. de <rire> taper pire euh, transaction de l'histoire de la Ligue nationale et déjà, je on... <rire> vois Yannine Ninima <rire> <rire> être, <rire> être mentionné. Attends euh, un j'essaie de... Euh, j'essaie d'en trouver qui peuvent euh, nous parler là, plus récemment. Oh, Mike Milbury. oh, <coughs> oh quel. Ça c'est probablement le pire de l'histoire de la Ligue nationale là, en termes de DG. Il échange euh, Alexis Yachin. Arc. Il l'envoie euh, En fait, il reçoit des sénateurs d'Ottawa. Euh, non, en fait, il y a Yachin avec euh, Long Allen, il l'envoie à Ottawa et en retour, Ottawa euh, en fait. Non, bon, attends, non il, pas... il reçoit Yachin Puis il donne un chara. Ouais, il donne un Le premier choix qui est devenu Jason Spadzo, je pense. Oui, exact. Fait c'est juste très, <rire> très très bien. Cool. Merci, uh, JS. Uh, J'avais de la vague, mais uh... il y avait aussi uh, l'excellent Bill Muckles dans l'échange. <rire> ah, il, il y a des photos sur Internet qui valent de l'or. <rire> et là, personne ne va pouvoir l'avoir. Je m'en fous. On va le mettre peut-être sur la page d'enjeu. Je ah oui, d'or-jeu. La allez voir ça et vous allez rire. Ben écoute, euh, l'échange Patrick Roy euh, pour l'envoyer au Colorado, ça fait mal aussi. Jocelyn Thibault, Martin Rosinski, puis Andrei Kovalenko. Là. Juste que, euh, à leur défendre, Patrick, ça a été à long terme. Je pense que ça va être vraiment mal aux Canadiens parce que sur le coup, Patrick Roy a gagné la Coupe. Mais Ruszynski, Rurunch, que j'aime souvent appeler, <rire> euh, Kovalenko, il y avait quand même un certain Ils ont eu quand même un certain impact sur le Canadien. Ils ont, eu, ils ont, ils ont été quand même assez bons. Fait que tu te dis c'est pas dégueulasse comme échange. Mais parce qu'à long terme, ça a commencé à chier parce qu'on n'a pas eu de goaler vraiment solide. Jusqu'à genre mettons Théodore. Il était bon quelques années. Avant ça, Jeff Hackett, c'était correct. Andy Moog, Thibaut, c'était pas des gouleurs qui ont été vraiment plein d'impact. Je pense que c'est plus à long terme que ça a fait mal. Sur le coup, je suis sûr que la plupart des gens étaient comme Ah oh, merde, on a changé roi, mais c'est pas si pire parce qu'il y avait une Tu sais, il y avait comme une saison d'inaire puis tout. c'est touché un peu, mais à long terme, c'est dégueulasse. Là. Mm. Mais, tu sais, quand tu penses que Bob Gainé a fait la transaction de Ninima, Ninima Ribeiro et qu'il voulait échanger euh, justement euh, obtenir le cavalier contre euh, Price, euh, aidez-moi quelqu'un, que Subban, peut... Subban et Patcherity, et hein, dire, ouais. wow, là, C'est incroyable les puis mauvais. Qui coups a empêché <rire> que ça se fasse, c'est un <rire> des propriétaires du Lightning qui a mis son veto parce qu'il voulait pas se départir de Le Cavalier. Tu sais, quand tu dis Ah, oh, je vois pas les pingouins se départir de, de Crosby parce que l'aspect euh, marketing, ben, c'est l'aspect marketing qui a fait que le Lightning a pas fait ce trade-là, puis il aurait tellement dû, là. Ah, Oui, Oui, mais oui. Chose. Sinon, il y a quand même un. Parce que tu parles de mauvais trade, là. Ça veut nous faire penser à un... un. Il s'est quand même racheté quelques temps après en échangeant un certain Craig Rivet à San Jose. Ouais. Oui. Pour Richard Conneron. Contre, contre ouais, Pacharetti et... Charles Georges, Charles Gorgias, oui. C'est pas si il y a quand même des balances. Là. Ouais, c'est pas si mais en tout cas, je vous parlerai un jour de mon opinion sur Bob Gainé en tant que directeur général. J'en ai <rire> pour trois heures de haine. <rire> Ben, ça sera pour un prochain épisode. On va être pogné, puis te évité. Bon, on dit. Ah... T'as euh... sur votre <rire> <sur le> podcast. <rire> hey, merci les boys d'être passés. C'était, euh, je pense, une belle aventure. On a deux heures et quelques de show. Wow! Ça a super bien. Ouais. Euh, super ben, bien merci été. de nous avoir euh, invités sur ton euh, chaleureux podcast. Malade. J'ai eu du fun. Pas mal. <rire> merci. merci beaucoup de m'avoir invité chez Jerry. <rire> <rire> <rire> euh, je, je suis obligé de vous imposer de vous voir, les boys. C'est pas drôle. Là. <rire> ah, je suis le même. Je suis un vrai cupidon de l'amitié. Oh, ça fait plaisir de souffrir pour toi. <rire> ouais, Jess, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, ben, ou, euh, sur Twitter ou euh, à commercial JS Chaplot et euh, cette fois-ci je, je, je n'oublierai pas de me pluguer ce que j'ai fait dans le, le dernier show dans la réalité augmentée que je plug euh, bon show d'ailleurs allez écouter ça oh, je pas le faire <rire> donc euh, je suis aussi euh, Euh, sur Spoiler Alert Québec, donc pour les gens qui aiment les séries télé, le cinéma, euh, j'ai mon podcast avec William Barbeau et Stéphane De Geer, Donc, vous pouvez aller voir ça sur Twitter ou à commercial euh, Spoiler Alert QC ou au spoileralertqc.com. Donc, allez écouter ça. Et sinon, je suis euh, part time à Parlons Balado, donc un autre podcast euh, intéressant qui parle de podcasting en général. Donc, euh, voilà. Cool. Question pour Spoiler Alert. Euh... Ouais. Fringe saison 2, c'est quand ça là? Je sais pas, faudrait que j'en reparle à William parce que là on se cherche des shows à parler puis là j'ai même pas parlé de Fringe parce que il est censé euh, écouter à saison 2 fait que à ce temps que tu m'en parles je vais prendre ça en note et je vais lui en parler Moi oui, j'ai bien aimé le premier épisode là. Ouais puis ah. j'ai ai bien aimé Fringe fait que j'aimerais ça en reparler mais lui je suis pas sûr qu'il qu aime ça tant que ça fait que faudrait que je check ça avec lui Moi je me réinvite bon. sur votre show là, mais que ça soit House of Cards, je vais être là Compte sur moi, parce que moi, je veux en parler. Rhi, il n'a pas encore écouté, parce qu'il n'y a pas Netflix. ou bon, pas il y a d'autres façons. Genre, ouais là c'est ça. Mais, <rire> euh, <rire> je vais y en parler, parce que pis, ton invitation est là. Ok ça cool. Que, quand on va parler de House of Cards, tu seras invité. Nice. Euh, on est rendu à qui, là? Qui l'a pas fait, William? Moi, euh, je suis un homme de 27 ans qui recherche une femme. Ah, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, okay, comme la part au Il <rire> là à sa blonde, OK? <rire> <rire> <rire> euh, je, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à euh, euh, Willard Lelouche. ça, ça Le Louche. Ça ça, ça s'écrit comme ça se dit. Sinon, euh, euh, sur le, le, le podcast euh, Les geeks sont parmi nous, euh, où vous pouvez me retrouver, taper ça sur Twitter et sur Facebook, je vais vous répondre aussi si vous voulez me... Il y a plein de façons de me communiquer ça. Pis euh, il se trouve que je fais aussi euh, un, je, je suis un collaborateur pour une chronique sur euh, les web télé sur euh, bon, un show obscur là. Euh. C'est un bon show à part l'animateur. Ça s'appelle <rire> La Réalité augmentée. Euh, Lui, j'étais bon pas grave de le sentir. Là. <rire> donc euh, c'est donc, pas mal ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Jerry, tout ton ben de mon bord on peut me retrouver sur euh, euh, euh, les, les, les ouais les gueux sont c'est ça notre les show hein, les gueux les gueux sont parmi nous ah <rire> <rire> <rire> oh, cette manie des français de france de pas demander <rire> à leurs voisins du sud voir comment ça se prononce de quoi dans leur langue les voisins ah. du sud ben... l'Espagne Euh, j ai, j ai dit, non, que, la méditerranée <rire> les Jekos sont nos palons de <rire> minots excusez ma géographie n'est comme plus pour son rhum mais... vous avez raison je, je m'estime pas euh, j'étais avec William sur ce show là euh, sinon en tant que tel il y a hors jeu j'apparais aussi euh, podcast sur des chroniques euh, mensuelles Bon, ok, ça fait super longtemps qu'on n'y a pas eu. À, à l'aise! Ça, ça va revenir, ça va avoir une info qu'on travaille là-dessus. On a failli en enregistrer une, mais euh, malheureusement, j'ai eu un contretemps. temps euh, Donc, euh, c'est ça. Sinon, sur Twitter, et sur Facebook, euh, Jerry LeBou, si vous voulez parler de hockey, de trucs geeks, de jeux vidéo, de films, de tout. Tout! Euh, tout! Toujours limité. Ouais. Puis tu peux C'est un peu le même principe, Facebook, je vais gagner, <rire> moi aussi. Mais moi et Jerry, on genre souvent ensemble. Donc, si <rire> vous voulez vous imposer dans la discussion... Let's go. Euh, souvent, c'est des de thématiques hockey. <rire> euh, sinon, ben, sur Twitter, _b, sur lequel je ne suis pas tant présent. Mais bon, la vie est belle. Fait que si vous me jasez, je devrais le voir d'ici le prochain siècle. Je, même, je suis vraiment présent. Je suis là. Et euh, sinon, ben, réalité augmentée, cherchez-nous. Réseaux sociaux, on est là. Réalité Hogg. Et euh, ben j'en ai moi aussi Hors-jeu. Où est-ce qu'on a un Twitter, @hors -jeu, podcast, et un Facebook, Chercher un jeu podcast. Tout d'un pain, pas d'espace, pas de point, pas de tirer. C'est aussi simple que cela. Ah. Voilà. C'est ce qui fait le tour de l'émission de cette semaine de Hors-jeu. Merci, les boys. Ben, ça merci fait plaisir. Invitation. Merci. merci à toi. Et euh, ben, à la prochaine fois, merci aux auditeurs d'avoir été aussi nombreux. Et la prochaine fois sera un moment donné. C'est <rire> du draft mettons. Parce que ouais, je suis sur le tour du draft mais on sait pas quelle date. Fait que watch out les réseaux sociaux, on va vous le dire là-dessus. Bye. Ciao, le. Ciao. Salut. Il y aura des ça prend Le célèbre Red Dead Funk. Je pense qu'il a joueur je me souviens à part Bégein. C'était qui le gars avec le Lang, Robert Lang? Ouais, ouais. C'est ah, ouais. couper le. <rire> le tendon là, là. Moi, là, l'air gainé, là. Tu sais, l'air gainé parce qu'on a eu plein de joueurs Puis ouais, ouais. on s'en souvient plus parce qu'ils sont restés comme 15 minutes. Hey, le seul là, j'ai l'air pensé à ça, là. Le, ben, on a eu par trade, je pense, mais Alex Tanguy. Ouais. Ouais. Ça je l'aurais gardé nous mais il avait pas été si mauvais que ça mais euh, j'étais blessé puis c'est le genre de joueur qui fait off. fuck ça c'est un, un gars game. qui vient de la bosse, Alex Tanguay puis j'ai travaillé dans ce coin-là j'ai connu plusieurs personnes tu sais je disais que Babcock en joke c'est un humain exécrable là, mais Alex Tanguay c'est <coughs> level 10 là en termes d'exécrable c'est <coughs> de, un mauvais être humain là ouais. Oh, le genre de gars que tu sais, il est dans la Ligue nationale, il arrive une cause ou whatever, puis il, il envoie chier tout le monde. Là. Shit. Oh oui, dans, dans son patelin puis mettons tu sais comme l'arena de son village, là, ben quand ils ont vu qu'il avait du talent puis qu'il voulait s'entraîner, le gars de l'arena, il, il allait tout le temps débarrer à la porte puis cette heure il redonne absolument rien à la communauté là, puis tu sais il y en a eu de l'aide tu sais le... en tout cas, tu vas dire que y a pas grand monde dans son coin de, de, de pays qui capote lui positivement. C'est une merde dans le fond. Ouais. On, on l'avait eu en échange ou on a eu Camilleri en échange de non, lui. Non je pense, non, au... non non on a Tanguy, on l'a eu, on l'a échangé en 2009, je pense, dans un échange. Camilleri aussi, t'as pas si mois avec ça, mais c'était tout des. Lui, c'est une question d'attitude, mais lui, c'était. Mais Morganais, c'était tout genre, on prend comme des, des joueurs qui ont été bons, mais en fin de carrière. Mais Camilleri, lui, je trouve qu'encore là, à Montréal, il serait super bon. Ouais, mais c'était. je pense, que c'est juste l'ambiance puis tout le. Ouais, mais c'est le fait qu'il voulait tellement être le capitaine, puis quand il a pas eu le C, il a vraiment comme il a envoyé chier tout le monde là. Euh, T'as gagné 41 points en 50 matchs de la saison qui était avec le, le Canadien. C'est pas, pas si fait. mal que ça, ouais. C'est bon. Oui. Puis, euh, on parlait de Jaguer tantôt. Je vais failli en parler dans le show, mais je connais quelqu'un qui connaît Jonathan Huberlo. Euh, okay. Il vient quand même du coin, là, de Saint-Jérôme. Ouais. Puis, euh, il a parlé de Yager, là. Ouais. C'est un gars-là, ça a l'air de ce qu'il fait en ce moment. C'est pas compliqué. Il est encore endetté. Hein? <rire> oh oui, non, <rire> il, il, il, ah ouais non, c'est clair. c'est juste pour ça qu'il joue encore un an de plus. En même temps, l'ambiance, il a a signé en Floride là puis aucun euh, il y a aucune question qui s'est posée parce qu'il dit l'ambiance là-bas, il dit je me sens tellement important puis Uberdo là. Ouais. Il a dit Diagher, il dit sérieux là. Il dit j'ai à, à la fin de saison quand carrière est arrivé là, en Floride, j'ai c'est le moment où j'ai le plus appris dans toute ma carrière et j'ai tellement appris d'affaires avec lui là puis justement d'après moi hyper do il va remonter l'année prochaine là, je... tu sais quand je te disais qu'hier, guerre il apporte beaucoup là <rire> ben, regarde la preuve est là. Bon, bon bon ouais mais en même temps tu me dis la preuve mais c'est un gars qui connaît un gars qui connaît un gars grosse preuve là parce que oh, non non mais, <rire> non mais non mais pour vrai on dirait François gauche. <rire> <t 'ai> là <rire> C'est chiant, c'est ça. <rire> ouais, euh, ça. Wow. <rire> Excuse-moi, Jerry, t'es trop facile. Ouais, ouais, ça c'était bon. <rire> ça c'était bon. Mais euh, pour vrai, Yaga, je, je Mani, je lisais une entrevue puis il dit, tu sais, moi j'ai absolument rien dans la vie, j'ai pas de femme, pas d'enfant, j'ai pas de maison, il, il vit de condo en condo depuis genre 20 ans. Là. Il dit tout fait. ce que j'ai c'est que je suis dans un gym puis j'ai il, il racontait genre que Manie c'est comme t'sais, t'sais, tu sais prends tu sais à certains moments dans ta vie tu prends conscience de où est-ce que tu es rendu puis il dit je me suis comme réveillé à Manie il était une heure du matin j'étais dans le gym j'avais mal de tous les muscles de mon corps parce que je m'étais entraîné en mongole toute la journée j'avais pas vu le temps passer puis j'avais comme man j'ai rien d'autre dans la vie ma femme là c'est là hockey ». C'est pour ça qu'il continue à jouer. Il y a juste ça. Il y a tellement trop de misé là-dessus. Et sur <rire> ses dettes. <rire> On dirait genre qui va faire une dépression et qui va arrêter de jouer au hockey. Là. Probablement. Là, pis, euh, genre à la covalève, il risque d'aller jouer dans les ligues de garage en Suisse et euh, de faire oh, le même, genre pour ben, se plier à jusqu'à 50 ans. Covalève. Si j'ai une opinion sur covalève non t'as des applaudissements tout te monde mais non, tout, je des des obusque... mais mais non moi c'est pas que je suis pas capable c'est pas de sa faute à lui moi c'est tout le monde autour de comme que je veux me dire moi j'ai qu'est-ce j'ai dit okay, ça, ça dans un show non, ouais. <rire> compte, ça non mais quoi j'ai fermé mon high five skype le mien oh, il y a rien enregistré fait que c'est pas... ah mais, ouais euh... ok je vais mettre ça en bonus <rire> je me l'enverrai je veux tout ça mais il euh, y a un de mes amis qui me dit ça puis je sais pas si pour vous c'est comme ça là, mais Il me dit Souban, il sera jamais capitaine pour la seule et simple raison que le gars ce qu'il veut c'est pas l'idée la chambre. c'est le prestige du C sur son chandail. Ben Camilleri, c'était ça aussi. Ouais non, mais c'est ça C'est parce que justement, tu me fais penser à okay. ça parce qu'on a parlé de Camilleri. Non, mais je personnellement je le trouve pas, je trouve pas que c'est ça. Non, je pense que le gars c'est clairement un compétiteur puis il est prêt à tout faire pour réussir à gagner la game s'il faut la que passion, qu S'il faut qu'il soit baveux, s'il faut qu'il dérange l'adversaire en étant le gars, tu sais, le gars qui attire tous les spotlights dessus, ça enlève la pression sur les autres euh, joueurs de son équipe. Il va le faire, tu Ouais, puis il y a du monde aussi, tu On l'a vu cette année faire 3-4 têtes parce qu'il c'est passé de quoi, puis il était pas content. Il ouais. sautait dans les airs. Là. Il y a du monde qui me disent, pis t'sais, on s'entend c'était les plus vieux là, mais ils me disent, ah moi je suis pas capable type de comportement de bébé, blablabla d'autre man, il se passe de quoi, il réagit il, il veut, veut. gagner c'est sûr, tu sais comme le, le, la, la, la fourche je me souviens c'est moi le, le joueur, mais à Détroit frappe la rondelle, il est au banc frappe la rondelle avec sa main là. il est en tabarnak, il saute dans les puis il crée un yotcha rondelle mais, mais, pis, mais, on a gagné la game après hein. Est... on est dans une époque bizarre de la NHL parce que T'sais, on voit de côté puis on le voit dans les euh, dans, dans les shows euh, étoiles là, dans les matchs étoiles, Tu où ce qui de mettre le côté comme fantastique puis euh, le, le côté chaud là, de ouais, l'avant, ouais, ouais. tu sais mettez-en le plus que vous pouvez beurrer épais, c'est ça qu'on veut. À la NBA. et d'un autre côté des de matchs burry. ordinaires ben s'il y a quelqu'un qui sort dans les airs C'est mal vu. Ouais. Tu sais, moi je m'excuse, mais tu sais, les, les, les espèces de glissades, là. Euh, puis puis je ne pas genre le gars qui pompe son bâton et qui fait à sa tirer dans la foule. T'sais? Compliqué, quand il fait, quand il fait. Non, Ils non, non, mais il y en avait un qui avait... Ouais, il y avait un kid qui avait fait ça, genre à son... Euh genre euh, premier ou deuxième but dans la Ligue nationale, puis euh, c'était en hommage à Selane, mais il, il s'était fait reprocher que, tu sais, l'année il l'avait fait genre à son 72e but, au dernier match de la saison, recrue genre, il venait, mais, de, il était un record. Là. Ça, mais il y en avait un qui avait fait comme quelque chose de... Tu sais, c'est genre, il a, je me souviens plus, c'était un match genre contre euh, Toronto ou Boston, me semble. Puis c'était même comme affaire ouais. comme si... Tu sais, ça avait pris... Était, comme, les, les, les partisans avaient été offensés. Parce qu'il jouait comme pas de domicile. Mais, mais non, tu sais, toutes les espèces de... Tu glisses sur ton bâton. Euh, tu sais, tout ce qui pourrait ressembler un peu à un touchdown. là Ou, à, ou à, dans... oh, OK. Comme les Gauleur Price qui célébraient après une... La ben, bonne moi, je trouve, au, au contraire, là, ça, ça fait partie du spectacle. Puis c'est ça qu'il faut. C'est de l'émotion. Non, c'est pas... Euh, au contraire, c'est mal vu. Puis... Tu sais, m'excuse, là, mais c'est justement le piqué, puis Price qui se tapait dans les mains, là, une espèce de rituel à la fin, puis le monde voyait ça comme offensant. Lui, lui, lui, à limite, je peux le comprendre. Non, là, pas moi. Ben. <coughs> tu sais, non, c'est ça, La journée me... où ce qu'il se revient d'abord, puis qu'il fait un « fuck you » à l'autre équipe, ouais. ça, c'est respectueux. Mais quand tu gagnes, puis tu dis à oh, l'autre, genre, ça, on a gagné, on se tape dans la main... Ben là non là, il est juste content là. Puis je viens pas me dire que l'autre équipe quand la gagne est pas contente là. Non c'est ça. Non c'est ça. Non c'est vrai. Je le comprends hein, mais moi c'est quand que les gens réagissent. pis c'est quand ça fait les manchettes là. Je capote. Le Money Price euh, pas Price mais Souban fait gagner son team mais il est super content. Puis il pomme le logo avec son gant puis il shake là. Puis il se frappe le torse puis le monde capote. c'est comme un. Ah, il, est... il est respectueux Hey man, moi, le, le triple low fly, low five là avec, euh, avec price là man même le canadien avait fait genre le marketing avait repris ça puis il faisait des peu puis il présentait ça dans les avant matchs Pis là, les coachs, non, on fait pas ça, parce qu'il y a du monde qui ont charlé. Hey, man, des kids, ils gagnent, ils ont du fun. Ben oui, puis... Ouais, des... Man, je préfère qu'ils gagnent, qu'ils aient du fun, qu'ils soient hydrables, puis qu'ils perdent, là, tu sais. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on qu te piquait en particulier, là, que si c'était d'autres joueurs, ça serait pas pareil, là. Ben, comme Moi, je disais que... je à Jerry, on a eu cette discussion-là, si le même geste avait été posé, parce que c'est arrivé avec, euh, avec les photos, là, il avait pris un, ouais, ouais, ouais, un ouais. selfie avec quelqu'un durant le warm-up, Suban ça n'a pas passé ça chialait puis Price le fait d'un match puis lui c'est correct c'est vu Ah, il s'occupe des jeunes c'est un bon mentor pour les jeunes puis il fait un bon geste je me souviens j'étais pas d'accord mais je suis d'accord non moi je me souviens de Mastiné avec quelqu'un de ma job là là pendant les séries cette année il a il y quelques semaines puis la personne me disait moi Souban je suis pas capable je sais même pas pourquoi on le garde dans l'équipe je sais pas comment ça regarde ça C'est euh, <rire> Il est nominé pour le Norris depuis genre 3 ans, 3 euh, ou C'est sa deuxième nomination. Sa deuxième nomination. Il a gagné une fois. C'est la deuxième local, puis là, cette année. Non, il l'a gagné une fois. Oui, il l'a gagné ouais. une fois. C'est au lacal. Ok, puis l'année passée il a pas été nominé. Non. Mais ok, mais il était quand même dans les dans dans trois meilleurs. Si le L'année passée oh, alors, il était quand ça. même genre, de, je pensais qu'il était nominé parce que il soit il dominait la ligue ou il était comme. Clameur des meilleurs là. Écoute, il y a 26 ans, il y a deux nominations pour le Norris. Il doit faire de quoi de bon là. Mais tu c'est ça. Dire, rien... Pourquoi tu l'aïes, là, ça se peut. Hey, moi, là, je pense dit, que l'année prochaine, d'après moi, il marche en partant, puis il va marcher toute la saison. Là. On a jasé. là. Moi, à part Carlson qui peut se rapprocher de d'eux, il n'y a pas de compétition. Il est devant les deux autres candidats, mais par une bonne longueur. Je vois pas comment ce que Subban ne gagnerait pas le Norris cette année. Ah, 70 points l'année prochaine. Plus 30. Possible. C'est fort possible. Un 20 buts facile. Ça serait fourrible. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Euh... Si on va chercher Mortkin avec le trade que j'ai proposé tantôt. Euh, oh. <rire> Ça serait coeur, hein? Ça va avoir les passes en tabarouette. Pis comme on disait, c'est que si Bergevin comprend que la fenêtre d'opportunité est là, là puis pas dans 4 ans, tu peux en sacrifier de la jeunesse. C'est correct dans ce temps-là. Hey, mon, mon trade il est quand même correct pour ouvrir. Une... Oui, mais moi, j'ai de la misère, à. c'est plus le côté des pingouins. Euh, Vont-ils vraiment considérer que la fenêtre est terminée pour eux autres? Parce que s'ils échangent un bon élément, pour pas recevoir un bon élément, c'est parce que tu considères que la fenêtre est fermée puis que ben tant qu'elle euh, oh, est changée, Malkin, elle change d'autres aussi, tu sais. C'est sûr, mais la limite, first, il faut caler t canet. Non, non, c'est très bon. Ils ouais, ont on, on on donné fait... des prix contre euh, Love là je comprends. Le, love, love Joy, Love Marde, ah. c'est un bon nom, hein. <rire> c'est juste parfait. Non mais c'est ça. Donc tout ça pour dire que euh, si Bergevin comprend que la fenêtre est là. Ben, changer des, des, des prospects qui ne sont pas dans tes tops, genre Sherback puis McCarran, je pense que c'est les deux seuls qui pour moi sont, sont vraiment étouchables Le reste, tu peux, tu peux magasiner ça. Là. Dans ceux qui n'ont pas joué NHL, donc j'enlève Patrin, j'enlève euh, Beaulieu, j'enlève Tinoordi, tu peux le sacrifier aussi. Là, mais dans ceux qui n'ont jamais joué NHL, Sherback puis McCarran, c'est les deux seuls que je vois pas le Canadien se départir. « Man, ah ouais, vas-y, là, il n'y a pas de trouble. Là. Ben, moi, moi, sur le bag, je ne touche pas, mais mec, Karen, à la limite, si tu peux faire une espèce de coup de circuit, genre, tu sais, comme faire un échange avec lui, puis un autre affaire pour aller chercher, genre, le joueur... Ah, là. possible, c'est ça, ça dépend mais de toi. Non, ne touche ouais. pas. Là. Mais, tu sais, on a... Le Canadien a été beaucoup critiqué quand, quand on a fini euh, la... la série. Sauf que moi, au contraire, j'ai trouvé ça quasiment encourageant parce que... Tu il n'y a personne qui visait la Coupe Stanley, puis c'est juste parce qu'on a passé Ottawa que là. Tu sais, dès qu'on passe une série au Québec, là, on pense qu'on va gagner la, la coupe. Là. Croyais, moi, Mais vous êtes. Moi aussi, j'y croyais. Là, on est déjà dans la vie. Détroit passe. Parce que Détroit a dominé sa série contre le Lightning en première ronde. Puis par chance, le Lightning a passé. J'aurais ça avait été Détroit, je pense que le Canadien aurait pu se rendre en finale de conférence. Puis après ça, ben, qui te Qui sait, tu sais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Pis... À la base, on, on visait quand même pas la Coupe Stanley. T'sais. Non. D'ailleurs, il n'y a, a pas de move de location de joueurs qui a été faite pour ça. Mais moi, moi j'ai trouvé ça encourageant parce que je vois la Coupe Stanley genre à Montréal dans les deux prochaines années. J'y crois. T'sais. Ben, je pense que des clubs qui sont vraiment mieux placés que le Canadien. Là c'est ça le problème tu sais oui la fenêtre on dit qu'elle est là, là parce que ce qu'on a entre les mains arrive à son top potentiel mais on n'a pas tant de profondeur que ça là. ben on a je on, dis, on a moins qu'avant tu sais compare avec le lightning c'est pas le même, la même qualité de club compare avec avec les Ducks compare avec les Hawks compare avec les Rangers c'est quoi que les Rangers il va y avoir une coupe de gars qui euh, Boyle en, va s'en aller t'as aussi euh, Saint-Louis sais ça va faire des trous là, dans l'alignement mais t'as des clubs qui sont vraiment mais tu sais c'est des contenders là. day one de la saison tu sais que ces clubs-là peuvent se battre pour la, la coupe Stanley puis le Canadien est pas là tu ben il est pas là sauf que tu ça il en manque pas tant que ça parce que tu on C'est ça, on est encore... on voit encore la moitié du club échanger, mais on a quand même fini. On est fini combien de tièmes dans la Ligue nationale dans, dans la saison régulière? Dans top 3, on semble top... Numéro 2 pour l'Est, le, le, C'est le deuxième dans l'Est, mais dans la ah. Ligue nationale, on était comme dans les cinq premiers, là. Oui, oui, oui. Donc, je, je prends large là, je sais pas combien. Tu sais, on est... On est quand même dans bonne position. T'sais, on a quand même quelque chose entre les mains de bon puis qui peut bien aller. T'sais le, bon. Paciarté a arrêté de produire en série. Galchenyuk aussi. sais, il y a des affaires qui sont comme mal passées, mais t'sais, des fois il n'en faut pas beaucoup là. Puis en tout cas moi je vois, euh, je le vois là. je pense que il y a quelque chose puis qu'on peut l'atteindre. Mais sais, parce que euh, objectivement là, mettons on dit là une équipe qui gagne la Coupe Stanley là ça y prend une bonne défensive. Ça n'arrive pas à un club qui n'a pas une bonne défensive. Si Petru revient, on a trois joueurs top vraiment en Ligue nationale, incluant Markov, qui a vraiment moins bien fait en série. Si mais ne revient pas, tu te remasses avec un top 2 qui a de l'allure, puis après ça, c'est plus ordinaire. C'est Émeline, c'est Gilbert, c'est Beaulieu. Mais je pense que. Tu sais, c'est pas de calibre comme cette année. Soyons francs. Là. Mais. Le, notre problème, je pense que c'est. C'est justement la défensive, parce que même à l'attaque il, il nous manque pas grand chose. L'attaque, c'est. Bon, il nous manque pas grand chose. Non, non. Moi je trouve qu'il Moi je considère qu'il manque trop d'éléments. Si le Canadien gagne la coupe dans les trois prochaines années, c'est parce qu'il y aura un, un concours de circonstances, il y aura un côté chance dans la patente. Je sais pas. On n'a rien produit en série puis... Mais c'est juste que. C'est parce que tu on... juste l'impression que qui m'a donné cette année c'est que tous les joueurs du Canadien étaient des Joe Thornton qui sont bons mais qu'ils arrêtent de produire en série parce que tu sais même Patrick Ewing puis Galchenyuk puis tout ça mais s'ils produisaient comme on a produit en, en, dans la saison ben là tu sais on aurait peut-être un autre discours aujourd'hui c'est juste qu'ils ont arrêté de produire en série euh, en tout cas je ne sais pas moi je vois sont si capable de le chercher défenseurs puis tu sais même Markov Il y a beaucoup de monde qui le critiquent, dont moi le premier, mais j'ai lu quelque chose, c'est juste que, qu'il n'était pas con. là. Mais C'est juste que je sais pas c'est quoi le salaire de Markov, Là, c'est le salaire qui fait bien une 5, différence. Là, 5, mais... 5. 5. Ouais. En fait, il ne devrait juste pas être le premier duo des défenseurs. Bah, moi, le Takamo en série, mais tu, tu l'as vu, le tu l'a dépassé. C'est sou, souvent... Tu le mets sur le deuxième trio, puis là, tu commences à le critiquer pas mal moins pour ses petites erreurs. T'sais. Oui, exactement. Est... Il est pas dans la bonne chaise... Pour ses performances puis son salaire. C'est ça, tu sais, là, c'est le salaire qui vient jouer. parce que... Là, le problème, c'est que comme je te disais, c'est que ça te prend un défenseur numéro 2 tu t'es pas sûr de l'avoir. Petrie, c'est pas assuré, rire, ouais, ça. Moi, c'est ça. On calcule tout que Petrie est dans l'équipe Mais Ben, c'est pas fait là. Ça va sûr. Le... Ben non, c'est ça. C'est que c'est pas sûr. Je suis sûr qu'ils vont se oh. tirer à six, juste à cause des Christineaux. Ben probablement. Puis, Pis au-dessus au de 5.5, je pense qu'il nous mettent en marge du côté marge de manœuvre. là. que le, le Canadien, là, actuellement, euh, J'essaie de voir. J'ai pas le plafond juste pour le Canadien. Man, il y a 58 millions de dollars de, de, de déjà engagés pour l'an prochain, puis ça ça compte pas Petri. Oh, ouais, non, le, le plafond va être à 71. Moi, moi, moi, j'ai une question là-dessus. J'ai une passe à palette un Pas, pas là, là, si un un c'est un là, là, une de mes passes à palette que j'ai pas dit parce que ça aurait pu dégénérer là mais <rire> c'est ouais je pense pas que le reste... canadien est en si bonne posture que ça à la limite je pourrais même oser dire que <rire> ça doit être la... gros là mais que j'irais peut-être plus pour la reconstruction que pour euh... je pense qu'il manque trop d'éléments pas ça, on va chercher la mon hockey. <rire> non mais, moi ce qui me donne l'espoir beaucoup, c'est Bergevin. Je veux dire, il a fait déjà des miracles, des bouge, affaires qu'on n'a il, il bouge, mais il bouge bien. Ouais. Parce que Bob Gagné il bougeait, là. Ouais. Il allait chercher de la marde, t'sais. On va changer toutes nos... Il sur sa chaise, pas pareil. <rire> c'est ça. Bergevin, à date, il a fait il n'y a pas vraiment de mauvais coup qui a fait là que j'ai vu là il a quasiment rien donné pour tu sais c'est les, les les derniers qu'on est allé chercher c'est Mitchell puis euh, Flynn Flynn mm -hmm. c'est les autres qui étaient plus controversés puis ben ça a pas été un mauvais choix c'était correct tu je pense que c'était nous ont fait gagner un match en série à, à, eux, à eux autres tout seul ouais, bon, euh, mais... T'sais, mais... T'sais, pour ce qu'on a pour ce qu'on a donné pour même ça c'est un bon move tu Exemple Smith pelly on s'attendait à pas mal mieux en série que ça, là. L'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, mais Smith Pelly, même ça, tu compares à c'était quoi? On a donné c'est Je suis pas là de Ren. C'est ouais, mais le Canadien a manqué d'offensive, puis c'est un élément qui produit de l'offensive. Ouais mais c'est je pense qu'il est en aille, moi si je ne me trompe pas. Ouais. Mais il a joué combien de. Oh. Il a joué trois, euh, trois matchs en série. Pourquoi Parce qu'ils peuvent pas l'utiliser parce qu'il est trop petit. Tu sais. Oh, Alors vous que le joueur des joueurs comme Catch à Anaheim, il y en a beaucoup. Mais c est, c est. mais tu non, mais je pense que je pense honnêtement que ne nous aurait rien d'important en série, tandis que Smith pelly nous a quand même apporté de la robustesse, ce qu'on a vraiment non. besoin dans la première série, la deuxième série. Ouais, c'est ça. Ouais, mais dans la deuxième, personne n'y rien fait. Ben oui puis non, c'est je te dis la première et la troisième, étant t'as mis, il y a une seconde <rire> que il une gueule. Ben game. oui, ben en fait c'est longtemps. Ça, ça va en prolongation puis ça peut après ça d'aller d'un côté comme de l'autre, mais on se que... donne une chance. Ben eh, oui c'est ça. Oui, mais tu sais il y a quatre matchs, c'est justement pour ça qu'il y a quatre matchs c'est pour pour délimiter c'est qui qui est le meilleur pour vrai sinon ouais, il y avait je un juste un match fait t es t es que t'as pas bien de gagner la série première il y avait un hors jeu la troisième game Plecanic a fait un 9 de merde en pleine zone nerf qui a fait genre pas de pas grave ça a amené un but à une seconde tu sais fait que ouais. tu vois que t'arrêtes de jouer quand la sonnerie euh, la sonnerie la, la la cloche sonne <rire> ouais. bon fin de soirée bye, bye. <rire> ah, parce que ma blonde va vouloir dormir je euh, ouais, suis direct à côté j'espère que euh, t'as une bonne fin de soirée les boys, envoyez moi donc ton fichu euh, <rire> mettre un petit bonus <rire> d'une demi-heure <rire> c'est ça, tout un bonus ouais. hey, merci les boys, c'était vraiment cool ouais, j'ai fait... vraiment beaucoup beaucoup de fun Ouais, ben vous me réinviterez, moi je vais bien de la maison Yes, <rires> tout le temps, nice Ok, ciao, salut, bye, bye